Comme là, mettons qu'on qu irait chercher euh, Key wan mettons en Alberta, c'est vers la gauche, mais c'est aussi vers l'ouest. Ouais, c'est ça. Puis là, ça dépend. Si tu veux y aller en auto, t'es mis de partir tout de suite. Pas mal, hein? Ouais. Ou euh, par les ondes, peut-être. OK. Ou sinon, on va passer par un tunnel euh, sensoriel, euh, temporel. Tempo, tempo <rire> sensoriel. Un peu. Un tunnel sensoriel. Oui, ouais, C'est comme tu touches ses côtés, puis c'est tout rugueux, <rire> C'est comme pour son plaisir. <rire> euh, donc, on embarque là-dedans, dans le petit camion, puis on va voir Kiwan. Rib for a pleasure, salut Kiwan. Bonjour, ça va. Bonjour. avez faites vraiment des très belles comparaisons ce matin comme ça. Merci, merci, merci. merci. Tunnel sensoriel. Ouais. <rire> Donc Kiwan qui est en direct de l'Alberta comme toujours, euh, tout se passe bien dans ton petit monde là-bas là. Ben oui, ça va bien. Et vous dans le vôtre? Merci. Si, oui, très bien, très bien. Oh, oui. Est-ce que tu as eu le rhume déjà? Toi, est-ce que c'est est passé? C'est bientôt? Oui. Ben oui, c'est passé, mais là, je sens que ça va revenir bientôt, là, ici, euh, on dirait qu'il va recommencer, là, assez brutalement, d'ailleurs, il à peu près un mois, je vous disais qu'il faisait encore 30, ici, il faisait encore très chaud, là, un mois, début début octobre, en fait, là, il faisait très chaud, puis là, on est dans la neige, là, depuis oui? euh, quelques jours. beaucoup? Ben ici, à Médicinate, il y en a juste tombé un petit peu et elle a fondu parce qu'il euh, fait, fait toujours plus chaud ici que, que partout ailleurs. Mais euh, en fin de semaine, je suis allé à Calgary et il y avait un bon 3 couches à heure. Là. Pis, uh... Il avait l'air d'être là pour de bon. Là. Uh... Ben... <rire> euh, comment vis-tu le changement d'air depuis hier, avant hier? Euh, je te dirais que ça ne change pas grand-chose ici. Là. Il, fait, il, il va sûrement faire noir encore jusqu'à très tard. Euh, avant qu'on change l'heure, je te dirais que le soleil se levait à presque 8 heures. Wow. Ou presque, là. Donc euh, ça change pas de temps grand chose. Là. Je le vis assez bien en fait. La, la transition se fait assez bien. Parfait. <rire> euh, tu vas nous parler de Dan Mangan tantôt mon débute avec un autre sujet, si je comprends bien. Euh, par oui, en fait, c'est inclus. Les deux sont inclus ensemble, okay. en fait. Euh, parce que je suis allé voir euh, vendredi dernier le spectacle de Dan Mangan euh, à Calgary. C'était la dernière date ou la la la la la avant dernière date de de sa tournée. Euh, il était parti pendant une quarantaine de jours, environ quarante cinq jours. Euh, il a fait le tour des États-Unis. Ensuite, il était remonté vers euh, par la côte est. Il est passé au Québec là, donc à la mi-octobre environ. Puis là, s'en retournait vers chez lui, à Vancouver. On sait que Dan Mangan vient de Vancouver. Donc, euh, il arrêtait à Calgary. Ensuite, il restait seulement euh, les spectacles chez eux à faire. Euh, donc, il était en fin de, de tournée. Et euh, donc, l'autre groupe dont je vais vous parler, je vais vous en reparler peut-être une peu plus tard, c'est The Crackling, qui est en fait la, la première partie, euh, qui, qui, qui a sur la première partie de Dan Mangan partout dans toute sa tournée, dans toute la, la, la, la trentaine de dates qu'il y a eu dans cette tournée-là. Et il y a une très bonne raison pour ça. Mais juste avant ça, je vais vous parler un peu de, de la salle. Parce que c'est la première fois que je visitais cette salle-là. C'est euh, le Mackie One Ballroom à Calgary. Et c'est euh, une très belle salle avec une très bonne acoustique. C'est une salle qui rentre en fait pour, euh, pour les spectacles. Il euh, y a même la possibilité euh, d'avoir euh, une formule vraiment plus théâtre là, avec des sièges assis. D'ailleurs, j'avais j'avais douté un peu avant d'aller voir le spectacle. Quand j'ai acheté mon billet, il y avait un numéro de siège dessus. Donc j'avais un Alors. peu peur qu'il C'est ça, une salle assise, ça aurait été peut-être un peu plus plate ouais. d'avoir un spectacle dans, dans une salle assise, mais finalement, il y a comme deux configurations différentes, et euh, c'était un parterre pour l'occasion, mais c'est vraiment une très belle salle, sauf qu'il y a un point quand même assez négatif à cette salle-là, parce qu'il présente quand même des spectacles alternatifs dans cette, dans cette salle-là, généralement quand il y a des, des groupes un peu plus connus, des groupes américains, ou en tout cas, c'est un, un type de salle de grosseur là, environ 1000 personnes. Okay. Donc, vous voyez tu sais, quel genre de spectacle ça peut accueillir. C'est quand même pour des, des, des événements quand même assez gros. Mais il euh, n'y a pas de bar à l'intérieur de, de la salle en tant que telle. Pas d'alcool. Pas d'alcool. Il faut aller. La salle est située quand même dans le pavillon, euh, dans le pavillon des étudiants là, de, de l'Université de Calgary. Donc, il euh, y a un bar dans le pavillon, mais il faut sortir. Donc, il faut que tu sortes, que tu descends d'un étage et que tu ailles au bar des étudiants si tu veux de l'alcool. Et tu n'as pas le droit d'amener pas... ton verre dans les corridors. Exactement. Et voilà. C'est euh, très pratique. C'est très ordinaire. C'est ça. Là, donc, euh, avant le spectacle, il y avait vraiment un va-et-vient constant de, de monde <rire> qui montait et descendait. Donc, à cause de ça, j'ai manqué un peu euh, des, des premières parties. J'ai manqué des bouts des premières parties là, à force de faire euh, des allers-retours comme ça. Puis à force d'aller de, caler des bières en se dépêchant, en se disant oh, Vite, vite, si vous dépêchez, c'est <rire> pas manqué rien. Euh, donc, euh, c'est un petit peu le point négatif de la salle. C'est si un vrai, c'est gros euh, point négatif, je trouve, principalement, moi. Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu vas un spectacle de, de ce type-là, euh... ouais toujours le euh, fun d'avoir une, une petite pierre. idéalement. Euh, euh, ici, le 10-12 est à côté de la Chasse-Galerie à quelques mètres à peine et il y a un bar dans le 10-12. Alors que l'autre, c'est deux étages différents, forcez-vous. C'est encore pire. Ouais. Ouais. Bon. Sauf que je dois avouer quand même que leur, euh, le pavillon des étudiants de l'Université de Calgary est, euh, est assez luxueux quand même. Il y a non. comme... Euh, ça ressemble en fait à un centre d'achat, puis à peu non. près il y a un, un coin-resto qui est vraiment gros comme, euh, comme, comme le coin-resto d'un centre d'achat avec une <rire> dizaine de, de concessions différentes là, ah, des, ouais. des, des, des, des restaurants connu. Là, donc. En tout cas, bref, euh, je veux pas parler non plus de... C'est pas une, euh, pas une chronique... Euh... <rire> une biographie d'université. Euh, en fait, on aimerait ça faire le tour des universités canadiennes, si tu veux partir une chronique là-dessus. Là. <rire> ah Quand ben oui, sais. ok, ce serait bon. <rire> J'essaie d'avoir... De, euh, de me débloquer des, des fonds. Oui, ouais, c'est ça. <rire> je trouve les toi-même, en passant. Bon. Euh, donc, euh, oui, donc, euh, voilà pour, euh, pour la salle. Euh, donc la première partie une des, des deux premières parties donc c'est le groupe qui, qui accompagne vraiment euh, Dan Mangan en, en tournée pour faire la première partie et je, trouvais ça, je trouvais ça quand même assez bon quand j'entends ça mais je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup à ce que Dan Mangan faisait surtout au niveau des arrangements donc il y avait un, un contrebassiste qui était là, il y avait un trompettiste un claviériste, un guitariste et euh, pas de percussion je trouvais ça spécial parce qu'il n'y avait pas de percussion dans le groupe mais ça sonnait quand même très bien le groupe s'appelle « The Crackling » Et euh, donc moi je ne connaissais pas ce groupe-là je ne les avais jamais vus et je n'avais jamais vu non plus Dan Mangan en spectacle donc je ne savais pas à quoi ressemblait son groupe à lui mais je trouvais que quand même The Crackling ressemblait pas mal au style de Dan Mangan et il y a une très bonne raison parce que je, je trouvais ça quand même assez cocasse le groupe qui fait la première partie de Dan Mangan c'est son house band, Enfin le c'est les musiciens qui l'accompagnent, ah oui. qui ont un groupe et c'est exactement tous tout, tout les mêmes musiciens là, qui sont, en fait il n'y a pas de, de percussion lors The Crackling sur, euh, en spectacle du moins Parce que c'est le, le batteur qui est chanteur du groupe, en fait. Le batteur de Dan Mangan et le chanteur de, de Crackling. Et c'est donc euh, et, et, les mêmes musiciens euh, placés à la même place, euh, habillés pareil avec euh, ouais. la même coupe de cheveux. Donc, euh, <rire> c'est vraiment identique. Et puis, ouais. euh, je vais vous en faire entendre une pièce. En tout, vous allez voir, même dans le style musical, ça se ressemble. Donc, je savais pas trop quoi en passer. Quand j'ai vu ça, je me disais, ouais, c'est un peu ordinaire. Il me semble que c'est comme revoir un peu... Euh, le même groupe mais d'une façon différente ouais. mais euh, dans le fond c'est quand même, quand même ça permet de, de sauver des frais j'imagine de, de, de première partie ou je sais pas mais en tout cas je trouve que c'est quand même cool puis euh, ça, ça crée vraiment je pense une, une chimie particulière là. Dan Megan a l'air très très proche de, de ses musiciens puis en sure. en plus ça a plus l'air d'un groupe en fait de voir Dan McGon sur scène que juste d'un artiste solo là, tellement Le groupe est très proche, puis on prenne autant de place là, que Dan Mangan ou presque sur 5. Mmh. Mais t'as un bon point, hein, si jamais ils voulaient se cacher du fait que c'est le même groupe, peut-être juste une perruque. Ça, ça <rire> pourrait être mieux. Ouais. Ça pourrait ça ouais. peut-être passer. Ça passe mieux. Hein? Mmh. Mmh. Ouais. Pour au moins, pour, euh, pour on était proche de Halloween aussi, il y aurait plus déguisé quelque ah. chose de mettre du porter une moustache, ça aurait pu euh, passer quand même. Hé, hey, on voulait savoir justement ta moustache avance bien. Hein? Tu nous as pas envoyé de... Ah, oh, attends, j'ai vu une photo de toi sur Facebook, Kiwan. Oui, j'ai posté ça sur, euh, sur Facebook en fin de semaine, donc euh, moi, je suis allé avec, euh, avec euh, la... J'ai choisi d'y aller avec euh, la, la, le renouveau complet, parce que j'avais déjà une barbe, j'aurais pu choisir de, de juste tailler le bas et de porter fièrement le panache, mais mm -hmm. j'ai décidé de la, de la cultiver tout au long du mois. <rire> ah ouais? Donc, euh, j'ai reparti ça à zéro, puis là, je euh, suis à l'étape euh, semaine 1 présentement. Ouh! Ouais. Bon, on va, on va regarder ça, on va suivre ça, ta petite moustache, euh, ton œuvre d'art. C'est comme un chiopette, là. T'as ouais, et t as, t as rosé, ça pousse comme du gazon, c'est beau, c'est beau. Ouais. J'ai pas vu, est-ce que, est que vous arborez aussi le, le duvet sur le nez, ou? On a ça, oui. François, ça avance très bien, oui, mais en tout cas, ça pousse, ça pousse, hein. cette affaire-là. Ah, sérieux, euh, ma barbe est quand même forte, ouais, c'est là que je m'en rends compte. Mais euh, ouais, ouais, ça pousse. Ça pousse malheureusement. <rire> malheureusement. Euh, de mon côté, je me suis pas rasé depuis le 31 octobre, c'est la date limite même, je pense le 30, fait que tu vois là, ça ça avance pas vite du tout là, mais je me suis juste pas rasé. Moi, je suis full full barbs. Ah, ah, OK. Bon. Qui est pas nécessairement longue pour l'instant non. Non, vraiment pas, vraiment pas. Non, juste la balle propre. <rire> ouais. <Genre. rire> de pouilleux, comme ça. Ouais. C'est assez pour ça les moustaches et les barbes pour, <rire> pour ce moment-ci. Qui mm -hmm. Okay, oh, tu, oui. peux, tu peux recommencer oui, à oui, parler, oui, on, oui, on oui. arrête de t'interrompre. Non, mais moi, je ne m'étonne pas de vous entendre parler de moustache. Ah, C'est un sujet ça. qui nous touche ah, ah, Attends de nous voir, tu vas peut-être déchanter. Euh, <rire> Donc, euh, pour, revenir, euh, pour revenir dans quelque chose de, de très pertinent, je pourrais, euh, je pourrais vous parler des, des points forts et des points faibles du spectacle. Oui, euh, oui. Parmi, les, parmi les points forts, ce que j'ai trouvé... Euh, moi j'ai j'ai une petite parenthèse comme ça, c'est très léger dans le. dans le sujet, là, ce, que je, ce que dont je vais vous parler, mais je trouvais quand même ça très important d'en parler. Euh, moi j'ai vraiment pas l'habitude d'aller aux toilettes pendant pendant le spectacle, <rire> un spectacle, parce qu'un spectacle ça dure environ une heure, une heure et demie. Euh, ouais. C'est ça, tu sais, tu payes 30$ pour aller voir ouais. un spectacle, tu dis Ok, ah, je veux pas, je vais pas en manquer une minute Euh, sauf que là étant donné que le bar était loin puis que là fallait vraiment euh, caler nos bières à chaque fois bon là ça allait créer un petit euh, un petit événement spécial là, qui a, qui, a, qui a été le fait que j'ai pas eu le choix d'aller faire pipi pendant le spectacle mais euh, les, le choix des, des pièces de, de Dan Mangan est quand même parce que si, quand on écoute les albums là il y a vraiment des hauts et des bas hein, sur la, sur les albums de Dan Mangan des pièces qui sont très très très dantes très tranquilles et d'autres un peu plus euh, Un peu plus euh, bougeante. Donc, j'ai choisi euh, une pièce. J'imaginais qu'en spectacle, Don aurait peut-être pu choisir de passer seulement les pièces un petit peu plus euh, énergiques. Mais non, on a quand même passé des pièces qui étaient très, très, très dantes dans un pacing assez bizarre. D'ailleurs, l'ordre des pièces là, était assez euh, euh, up and down. Là. Donc, j'ai choisi finalement d'aller faire mon petit pipi. Et euh, que, ce, que je voulais, ce que je voulais parler, que je trouvais vraiment très cocasse, Vous savez, vous savez quand, on, quand on voit un spectacle, moi, en tout cas, personnellement, ça me laisse des souvenirs très, très imprégnés dans ma mémoire, qui fait qu'aujourd'hui, je peux entendre une pièce de n'importe quel artiste que j'ai vu y a 10 ans en spectacle. Et je me rappelle très bien de l'avoir vu en spectacle, parce que, euh, bah, pour quelconque souvenir, tu te dis « Ah oui, cette, cette pièce-là, je me souviens, je l'ai vu, j'étais à telle place, dans telle ville, en telle année. Oui. » Et je trouve ça très drôle, parce que pendant le spectacle de Daniel Unger, pendant que je faisais pipi. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu qui qu s'est passé? Je trouve ça drôle, c'est qu'il y avait quelqu'un qui faisait popo pendant le spectacle de Dalmangan, et je me disais, cette personne-là, pour le reste de sa vie, Quand on va entendre la pièce de Dan Mangan, va se dire Ah oui, je me rappelle, moi, je suis allé voir Dan Mangan en 2011 à Calgary et pendant cette pièce-là, j'étais en train de faire caca. Je trouve ça très drôle. <rire> oui, Keywan. Oui. Mais peut-être qu'Ewan, ah, mais... il filait vraiment pas et il s'en sac la tonne qu'il joue, mais. <rire> oui, peut-être. Mais j'espère. Oui, j'espère pour je... lui aussi. Et moi, tu, tu vois, Kewan, maintenant, au que je vais entendre une pièce de Dan Mangan, je vais me rappeler de la fois où tu as parlé de caca en ondes à la radio. <rire> cétait la première fois? Ah oui, vraiment? Je pense que oui. Ah, je je m'étais sûrement retenu d'en parler toutes les autres fois. Oui, t'aimes ça te retenir, toi. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, bref, ça, c'était un point. Ben, je ne sais pas dans quelle euh, catégorie classer ce point-là, si c'est positif ou négatif. Là, je vous laisserai... Euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, numéro 1 sur ta liste ou numéro 2? <rire> c'est encerclé <rire> sur ma feuille. Là, je l'avais encerclé plusieurs fois pour être ouais. de ne pas l'oublier. Mm -hmm. pas vrai. Donc okay, oui, donc, euh, pour revenir vraiment là, au spectacle, euh, je trouvais qu'il y avait quand même des hauts et des bas dans le spectacle. c'était pas euh, égal du début à la fin. Et je trouve que la foule était un petit peu plate aussi parce qu'il y a une pièce que j'avais très, très, très, très hâte d'entendre qui est la pièce Post-War Blues sur euh, le dernier album, O'Fortune, et c'est vraiment la, la pièce qui bouge le plus. Puis C'est en plus une pièce qu'on qu n'a pas trop l'habitude d'entendre dans le répertoire de, de Dan Mangan, donc j'avais vraiment hâte d'entendre dans le spectacle parce que je savais que c'est une, une, une pièce qu'il utiliserait vraiment pour faire... Lever le spectacle. Puis, euh, ils l'ont fait comme vers le début, je dirais quatre ou cinquième pièce euh, du spectacle, vraiment dans le but de faire lever le, le party. Et la foule a vraiment, vraiment, vraiment pas réagi. Et euh, je sais pas si c'est à cause de ça, mais à, à, autour de cette pièce-là, il y a eu un genre de petit froid. Parce que la pièce euh, Post-War Blues a été écrite, euh, puis au, avant, la, avant de la faire dans Nuggets Explique. il dit Cette pièce-là, je l'ai écrit en passant euh, Euh, je je l'écris à, à, pour les, euh, les militaires. Des, ils appellent les enfants, c'est les enfants canadiens qui, qui vont à la guerre euh, euh, en Afghanistan ou peu importe. C'est un peu une pièce en fond euh, contre la participation canadienne euh, euh, militaire à travers le monde. C'est un point de vue qui, euh, qui est très euh, partagé et populaire, je dirais, dans l'Est, probablement. Et euh, aussi euh, à Vancouver, qui a une, la, la mentalité en général, je dirais, de Vancouver ressemble beaucoup plus à celle de l'Est que de l'Ouest. Mais à Calgary, c'est vraiment pas populaire, mais pas du tout ce, ce, ce sujet-là. Parce qu'ici, les gens sont très pro-armée, euh, pro, euh, euh, qui encouragent euh, les, les, les, les formes, les terres, tout ça, C'est vraiment très populaire et j'ai senti qu'il y a eu clairement un froid quand il s'est mis à parler de ça. Et après ça, il part la pièce qui est hyper énergique. Et la foule n'a pas bougé, là, mais vraiment pas ah, d'un ouais. poil. J'ai comme l'impression que ça a changé un peu le, le mood du spectacle par après. Je pense que dans la dans la construction là, du spectacle avec le choix des pièces, je pense qu'après cette pièce-là, c'était posé, décoller. Puis ça, ça a resté assez tranquille pour le reste du spectacle. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est uniquement à cause de ça, ou juste parce que la foule était, était un peu plate. Mais d'ailleurs, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de gens qui parlaient, hein, qui, qui criaient des choses à Dan Mangan, je trouvais ça ordinaire un peu, parce qu'en plus, lui, il répondait, il, disait, il voulait pas juste que ça fasse un, un froid de quelqu'un qui gueule comme ça, fait que là, ça, le, le spectacle les a toujours interrompu euh, comme ça, donc je trouvais la foule quand même assez ordinaire. Qu'est-ce qu'il disait, mais toi, ouais, c'est ça? Euh, ben, tu faisais des commentaires sur les pièces, là, où je euh, ah, ouais. ne comprenais, comprenais pas tout le temps, en plus j'étais en arrière, puis souvent ça venait déjà un peu plus en avant, mais tu tu vois, c'est pas toujours gentil, là, oui. d'après les, les réponses que Dan Mangan faisait, voici ça avait pas l'air d'être euh, tout à fait fun, là, ce qui <rire> est gentil, donc je trouvais ça un peu ordinaire, ah. mais quand même... Euh, pour la fin du spectacle quand la, les, les pièces je dirais régulières finissent et qu'ils reviennent pour le quand quand Dan revient pour la, la, le genre de rappel il revient tout seul avec sa guitare puis là il a dans le rappel là, il a fait environ cinq pièces je dirais c'est quand même un très bon rappel très généreux il est tout seul avec avec sa guitare puis il fait vraiment les pièces plus acoustiques mais J'ai trouvé que c'était là qu'il mettait le plus d'énergie, même, même avec son band qui est hyper énergique, avec laquelle il a une super belle chimie. J'ai trouvé que le plus beau moment, c'était vraiment à la fin quand il était seul avec sa guitare. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment là qu'il y avait plus d'émotions et plus de contact avec la foule, peut-être à cause du choix des pièces. Et euh, justement dans cette partie-là, plus acoustique à la fin, il a fait la pièce « Basket » qui à mon avis est la meilleure euh, pièce peut-être de, de toute l'œuvre de Dan Mangan ou du moins de, de son, de son avant-dernier album « Nice, Nice, Very Nice ». Et euh, en tout cas c'était un moment très fort du spectacle. Donc j'ai choisi euh, de vous faire entendre deux pièces de Dan Mangan, donc euh, « Post War Blues » Qui est euh, une des meilleures du dernier album au Fortune et qui a été pour moi, même si la foule n'a pas réagi, un très beau moment du spectacle. Vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment très énergique et ce n'est pas un son qu'on est habitué d'entendre chez Mangan. Et ensuite, on, euh, juste avant, on va entendre euh, Basket, qui est une pièce plus acoustique et qui est vraiment une très, très, très belle pièce. Et euh, on va commencer avec euh, The Crackling, comme ça vous pourrez euh, constater que ça ressemble quand même beaucoup euh, à Mangan. Parfait. On commence donc avec euh, The Crackling et The Three of You. Merci beaucoup, Kiwan. Merci beaucoup. Merci à vous. À la semaine prochaine. Oui, à euh, la semaine prochaine et euh, bientôt. Euh, je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine, mais bientôt, je vous parle de euh, Vincent Vallière qui vient faire un tour dans le coin. Ah oh, oui. ouais, pour vrai? Cool. Oui. Ah, fantastique. Parfait. Bon, ça en reparle. Merci, Kiwan. OK. Bye, bye. Bye bye. Salut. ahead maybe we might fall in Endlessly, And I've got the sides and all the corners But there's a space Yeah, there's a space Lost some pieces I can't replace So I'll be But I'm telling you I don't wanna be just a wasted puzzle piece. And we are old and our son took the dog away and fair enough, guess we're tired all the time. All the time. And you know dogs they need ample time outside so i'll stay but i'm telling you i don't i don't want to stay So I'll brace myself against the wall And hope to God that I don't fall My bones are worn, my hip won't hold I used to be so young, how did I get so old? Won't you take my cane and hold my hand? You're holding on to all I have Just a basket full of mammals and I'm losing more each day it seems but if I can make it to the street I'll steal a car or a bike whatever there is to steal and Mangan est la pièce Post-War Blues, précédée euh, de sa pièce Basket. Et au tout début du bloc, c'était euh, The Crackling avec euh, The Three of You. C'est dans le bloc qui voit en cavale. Assemblage à Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Euh... plongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et puis euh, je vous dis qu'être en Europe, je me serais euh Garoché, comme on le dit si bien en français. La semaine dernière, des milliers d'amateurs de bière belge ont dévalisé les supermarchés Route pour y acheter la superbe trappiste ouest Veteran. La, euh, la bière, la, la meilleure bière déclarée au monde euh, comme l'a désigné ce site américain spécialisé en 2005. Note, le point, cette bière est d'habitude très, très difficile à trouver. Euh, moi, je m'avais fait expliquer en Belgique qu'il fallait se rendre vraiment à l'abbaye et qu'il partait par voiture, t'avais le droit de 2,24 par voiture. Ah oh, oui, oui, c'est quoi déjà le nom de cette C'est la uh, West Veteran. West, West Vérenne 12. Ah ouais, on disait West Veteran. Oui, c'est ça, mais plus... c'est la même chose. Okay, c'est L. Mais on prononce West Vérenne, en fait. Euh... C'est West L V E R, à tout cas. West L -E Ouais. Wessel « Wessel Vérenne ». Ça doit ressembler à ça. OK, bon. Mais nous, les Belges, ils nous disaient « de la West Véterenne ». Oui, c'est ce qu'ils disaient. C'est de la façon qu'ils disaient. « Eux ». Oui, «». Peut-être euh. c'est la prononciation euh, flamande, je ne sais pas. Euh, ah, probablement. On ne sait jamais parce qu'on sait que c'est une... Mais en fait, on a eu la chance d'entendre de, de, la vraie prononciation de la bouche des Belges. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que je la nommais comme je l'avais appris. Bon. Donc, mais bon, euh, donc cette abbaye qui est à Saint-Six, bien sûr, en Flandre, près de la frontière française, mm -hmm. ne vend normalement qu'en petite quantité et directement du monastère. Comme je vous ai dit, euh, même des fois, il y a des gens qui disent, veux-tu venir avec ta voiture pour que je puisse en acheter plus, parce que tu as juste le droit à deux packs de 24. Donc, euh, mais pour pouvoir payer une rénovation ben, de l'abbaye, les moines ont décidé de vendre 93 000 packs de six bouteilles dans des supermarchés belges cette fois-ci. Ils ont décidé oh, de la sortir ouais. de l'abbaye. Parce que je me rappelle... Ben, il y avait besoin d'argent, là. Je me rappelle que quand on y a goûté, là, parce qu'on y oui. a goûté, là... <rire> oui, exact. Euh, je veux dire, il nous présentait ça, là, comme si c'était le plus rarissime... Comme on dit, du rare paradis. comme de la marte de pape, là. Oui, là, rendu là, c'est le cas <rire> de le dire. Donc, c'est une campagne promotionnelle très médiatisée, donc, annonçait l'opération avec un slogan latin, « Ad ad efficatam abetiam ad vidiudi », je ne sais pas. Super Et, efficace. Euh, mais ça veut dire, « J'ai contribué à la construction d'une abbaye. » Ah. Ah okay. ben ça, quand même. C'est bien, donc, t'as ton argent. Oui, euh... mais c'est un ABI, là, pas où est-ce que oh, ils perdent leur temps, là. Non, ils, non, font, ils font de la, de la vraie bonne bière. <rire> non, le, le succès était immédiat avec des files d'attente devant certains supermarchés dès le lancement de l'offre. En un jour, 85% des stocks ont été liquidés. Ah ben, ça m'étonne pas. Au total, les moines ont récolté environ 2,3 millions d'euros et les bénéfices intégralement consacrés à la rénovation. Euh, les amateurs se rassurent. La trappiste ouest-vétérane 12 devrait bénéficier d'une nouvelle campagne de promotion en 2012 à peut-être à l'étranger, dans d'autres pays. Oh, ça me surprenait qu'ils viennent vers l'Amérique, par Mais exemple. Mais je vais, vais prier, euh, je veux dire, le dieu de la bière, euh, que ça, ça se produise. Euh, je suis <rire> bien d'accord avec toi. Mais en fait, euh, je veux dire, ils doivent être plusieurs en haut... Euh, Dans le panthéon. <rire> à t'écouter peut-être. Oui, il y a un dieu du houblon, un dieu de la levure, un dieu du malt. <rire> Et non, un dieu du mal. Mais il y en a peut-être un aussi, hein, parce que s'il y a le bien, il y a le mal. Ah, Ben Oui, sauf que moi, je suis rendu dans une nouvelle philosophie. Ah oui? Oui, je suis rendu, je me dis, le mal, c'est juste l'absence de bien. bien. Les données négatives. Ah, ben, belle façon de voir. C'est juste l'absence de quelque chose. fait que c'est pas existant, c'est peut-être plus non-existant. Des genre, fois, quand ouais. on le côtoie, on se demande un peu. Ben là, je comprends. Là, je comprends. <rire> oui. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Assemblage requis. Donc on va accueillir Xavier avec sa chronique Tais-toi et cuisine. Ouais! Ah, salut Xavier! Bon matin les garçons, ça va bien! T'as l'air un oui. peu trop en forme pour nous autres là. Je suis toujours <rire> en forme quand j'arrive ici. Mais comment tu fais à cette heure-là pour être aussi en forme? j'ai mes petites potions à moi. Ah, est-ce que ce serait du thé que tu bois dès, dès que le lever? Oui, entre autres. Surtout que celui que je vous ai amené aujourd'hui est assez fort en thé, une cafeine. Mais mm -hmm. bon. en tout cas, il sent bon. Ben, oui, oh, oui, ben, deux raisons pour que ça sente bon en plus dans le studio ouais. en euh, François Olivier évidemment qui est là, donc c'est sûr que ça sent tout le temps. Merci. Bon? ne renvoie pas le compliment Bon. Non mais finis ta phrase, bon. c'est ça Parce que si tu t'arrêtes à ça sans, ça peut paraître lourd. Ouais, non, c'est ça. D'habitude quand tu dis que quelque chose sent, c'est c'est pas forcément positif. Ouais, c'est ça. Donc ben négatif, c'est ça moi ça commence tout le temps quand je dis quand je précise pas, c'est que c'est positif, c'est que ça sent. Ouais, ouais, ouais. Mettons. Ouais. Est-ce qu'on est-ce que tu peux me sortir de ça en passant à un autre sujet Oui. Alors aujourd'hui, on va parler du maté, en fin de compte, bon. Oui, ben dans le fond ce que vous vous allez déguster euh, au niveau thé boisson euh, ça s'appelle explosion chocolatée c'est un mélange de maté avec du chocolat des amandes et de la framboise à l'intérieur ça a l'air génial donc c'est euh, parfait pour remplacer un chocolat chaud en fin de compte donc faire infuser une double quantité de euh, explosion chocolatée okay. dans une quantité d'eau normale et rajouter de la crème ou du lait okay. c'est un petit peu reconstituer un chocolat chaud normal. Parce que François, c'est ce qu'il boit le matin. Ouais, quand ouais, il, y est... Dans le studio, il y a son pot maçon avec... Euh, ben voilà, donc chaud. maintenant, il pourra prendre une explosion chocolatée. Double portion? Oui. Parce que parce... Avec un peu de crème? Exactement. Parce que dans le fond, si on le fait avec une portion normale, quand on rajoute de la crème ou du lait, ça va le diluer un petit peu. Donc, ce que nous, on fait, on double la quantité pour avoir quelque chose de concentré. Puis le lait, la crème va le diluer par la suite pour retrouver un petit peu une concentration normale. D'accord. Fantastique. Donc, euh, c'est ça le matin. C'est bon C'est très très bon. Est-ce qu'on euh, est rendu à enlever notre... Ouais, je pense qu'au oui, lieu on peut enlever notre poche. Ou au pire, vous pouvez le laisser encore à l'intérieur si vous voulez okay. avoir vraiment toute la caféine qui va vraiment tout ressortir. Donc euh, c'est vraiment un très bon énergisant à avoir le matin. Euh, pour vous expliquer un petit peu plus, euh, dans le fond, le maté, en fin de compte, c'est la boisson qui s'appelle le maté, puisque la plante s'appelle yerba maté. Euh, dans le fond, c'est une plante originaire de l'Amérique du Sud qui est très riche en caféine et qui a été utilisé pendant plusieurs euh, dizaines, centaines d'années par euh, les peuples vivant dans ces régions-là. Et euh, il semblerait que le yerba maté contienne euh, beaucoup de, de minéraux, de nutriments. Euh, et on s'était aperçu justement que ces peuples-là n'avaient pas beaucoup de carences et se nourrissaient quasiment que de yerba maté. Donc ça prend juste quelques petites choses à côté. Mais sinon, on a beaucoup de minéraux et de nutriments à l'intérieur du maté. Yabalamaté. Yabalamaté. Yerba. Non, je sais pas. Oh, c'est beaucoup plus court. Templier à feu, tu oh. Ouais, bon. Euh, non, à, à date, j'ai goûté une gorgée pendant que tu parlais. Mm -hmm. Et c'est certainement mon préféré depuis. Oh, le... Moi, je l'adore. Hey, mais c'est euh, peut-être un des seuls types, du moins que moi, j'ai vu euh, de, de par mes expériences, euh, qui euh, se décolore comme ça, mais qui se colore comme ça, en fait. Autant que ça? Ouais, c'est ça. C'est le chocolat. Euh, très probablement Mais ouais. aussi euh, Dans le fond Dans ce maté là C'est une base de maté euh, Dans le fond C'est du maté torréfié Qu'il y a à l'intérieur Donc c'est pour ça Que déjà Ça va foncer un petit peu plus Si on avait pris du maté vert mmh. Ce que vous aurez en dégustation Pour le reste de votre journée mmh. Enfin euh, pour toi euh, François euh, Dans le fond ça va si. colorer exactement ça va, ça va un petit peu le colorer un petit peu moins Et puis juste pour rectifier légèrement le tir euh, C'est pas vraiment de la caféine théine qu'il y a à l'intérieur du maté Mais plutôt de la matéine C'est un semblant de caféine Mais avec un effet un peu plus fort je te dirais Mais euh, l'effet sur le corps Va être beaucoup moins entre guillemets néfaste Comme de la codéine. Bon, je, suis pas totalement je, suis, je suis sur du bénilin codéine en ce moment, <rire> pour mon rhume. Ça t'intéresse Il y a des cliniques si veux. Okay, ouais, ça t'en Ok, parfait. Mais euh, c'est ça, donc euh, avec un effet un petit peu moins néfaste sur le corps. Donc on n'aura pas tout ce qui est euh, brûlure d'estomac, tremblement euh, en buvant du maté, sauf si on est extrêmement sensible euh, à tout ça. Mais ouais. on n'est pas censé avoir de tremblement et de brûlure d'estomac en buvant du maté. Bonne idée, ça j'aime ça parce qu'à un moment donné trembler, euh, déjà assez du téléphone qui te sonne dans les poches, hein? hein? Mm -hmm. hein? Pas besoin d'une poche qui me sonne dans le. Ok, merci Mathieu. D'accord. Et... Sacré Mathieu Plantier. Ah. Eh oui oui oui. oui. C'est très bon, c'est très bon et on dirait qu'un arrière-goût de je sais pas quoi. De framboise, non? Ouais ouais ouais. Moi, ouais, moi ouais, je ouais, la sens ouais. vraiment à la framboise. Ouais, parce qu'il y a de la framboise ah, à, ah, à l'intérieur. Ouais, C'est de vraiment des petits morceaux Il faut de framboises comme ça, ouais. Puis euh, Dans le fond, si vous voulez, je peux même vous repasser le, la boîte pour que vous regardiez directement dans ah, la boîte. Bonne Tiens, idée. Je passe à qui, Mathieu, François. Mathieu. Moi, pro, moi, moi. Passe à C'est plus, plus proche. Donc, je tu vois vraiment à l'intérieur euh, que tu as vraiment des copeaux de, de chocolat, de wow. cacao à l'intérieur, des <rire> amandes et aussi des, euh, des framboises séchées. Est-ce que tu pourrais le, le, le manger euh, comme ça ben, moi, ça m'est déjà arrivé de manger les amandes qui sont à l'intérieur. OK. Mais les petits bouts de chocolat, il le... faudrait faire un tri, hein, c'est quand même… Ben, c'est ça, ouais. parce que, je... ben, tu... oui, tu auras certaines pépites de chocolat, mais tu as aussi oh, des, ouais. des morceaux d'écorce de cacao à l'intérieur, oui. c'est ma mémoire est bonne. Donc, c'est vrai que manger de l'écorce de cacao, ça va goûter légèrement le chocolat, mais c'est pas du chocolat en tant que tel. Il y a quelque chose qui va te rappeler le chocolat, mais c'est pas ça. C'est beau, hein. C'est beau. C'est beau, ça sent bon. Ouais. Mais il y en a qui chiquent du tabac. À un moment donné, il y en a qui pourraient chiquer du thé. Ben, vous avez le droit. Moi, ouais. je ne vous empêcherai pas. Non. Tu, tu vas nous ouais. parler, tu vas rien de nous. Mais je me dégage de toute responsabilité <rire> par la suite. À la fin, tu peux chiquer ta poche. <rire> <C 'était... rire> J'ai beau être réveillé à un matin, je ne réagirai pas à ce genre de commentaire. C'est bien. <rire> Et concernant okay. votre dégustation oui, on est jour Le gâteau, il est donc beau le gâteau que tu nous as amené là Dans le fond, c'est quelque chose que j'ai monté totalement de moi Sans utiliser spécialement de recettes de base euh, Donc dans le fond, euh, que j'ai appelé ça décadence chocolatée euh, Puisque dans le fond, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat Euh, donc on le prépare un petit peu comme un brownie à la base. Allez, vous... Sauf que tu as euh, à l'intérieur de l'explosion chocolatée infusée dans du lait euh, qui a été intégré par la suite à la pâte. Donc c'est vrai <rire> qu'à ce moment-là, ça reconstitue encore plus une sensation de mi-cuit. Euh, et il y a aussi possibilité de créer beaucoup de variantes avec ça. Si moindrement on veut le faire juste en brownie, on peut. Mais ma version à moi, on a aussi une couche de euh, frangipane en dessous, c'est-à-dire une euh, crème à base d'amandes, de, de poudre d'amandes en fin de compte, et euh, quelques framboises aussi. Donc on, re on retrouve un petit peu de C'est quoi, ces framboises Oui, effectivement. Tu vas probablement croquer dans une framboise aussi. Mm. Et euh, bien sûr, sur le dessus, un glaçage au chocolat. Mm. Et je me sens d'humeur joyeuse Donc euh, je vous ai laissé euh, le gâteau en entier pour vous mmh. Et puis euh, je récupérerai euh, tout mon stock comme, au courant de la semaine C'est beaucoup je suis quasiment... trop généreux Viens chercher dans une demi-heure <rire> Ça ne m'étonnerait pas que ce soir il n'y en ait presque plus déjà ah. C'est vraiment très très bon C'est très, euh, comment dire, euh, je dirais pas onctueux Mais très, très mou. Ça fond bien dans la bouche C'est très très bon On aime bien ce qu'ils fondent dans la bouche Oui J'ai déjà fait ça là, mais ouais. Ça vaut la peine de le répéter. Oui. Ouais. Non, c'est très bon. La framboise, oui. vas-tu, ça rajoute un peu Oui. Euh, Moi, ce qui y a quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est vraiment les sensations de chocolat framboise. Donc euh, le côté légèrement acidulé de la framboise, le côté fort. Et surtout que j'ai utilisé que du chocolat noir pour faire mon euh, brownie. Donc euh, c'est bien quelque chose que... Mais c'est sûr, c'est sûr. Ça. Première bouchée, ma réaction a été, Krim, c'est un brownie raté. Le fond, le mais à la deuxième voit-tu, c'est pas ça du tout C'est vrai que normalement, le, le brownies, ma mémoire est bonne Comment il est né, c'est que c'était un gâteau qui a été raté à la cuisson Ouais, ouais raté, il était trop cuit je pense et Non, pas assez non, cuit pas justement assez. Ouais. Fait que justement, ouais, ouais. Ça, ça avait pas atteint la consistance d'un gâteau normal Donc il a été un peu plus dense et un peu plus comme coulant dans le centre Ça fait presque un petit pas fun, Mais presque, c'est mou C'est ça même. Généralement, on n'aime pas vraiment ce qui est mou, mais là, ça se prend bien. <rire> ça, c'est combien de temps, en fait, dans le fond, comme ça euh, C'est environ 30 minutes sur, euh, à 350 Fahrenheit. Fantastique. Donc, euh, juste en base, comme ça, euh, je me reconstitue la recette dans ma tête. Euh, 150 grammes de beurre, 150 grammes de chocolat noir, euh, 4 œufs, un grand verre de lait avec euh, 10 cuillères d'explosion de chocolatée, Euh, on a aussi euh, 150 ml de farine, donc environ 75 grammes, et 150 grammes de sucre. L'explosion au chocolat que, que, que, que tu me parlais, en fait, et qu'on goûte aussi. Oui. Euh, ça, tu le, tu, le, tu le laisses tel quel, là? Et dans le fond, je, je mets le lait directement dans la casserole, je le mets à chauffer et pendant que ça chauffe, je rajoute le thé à l'intérieur. pour que c'est Pas sa... moulu, non Comment euh, Les... Non, on le laisse non. comme ça directement et c'est une fois au moment de, de rajouter dedans la pâte à gâteau qu'on va justement enlever tout ça. Ouais. Et c'est évidemment l'explosion chocolatée, on s'achète ça chez David's Tea. Exactement, ah. donc ça fait vraiment partie de la collection permanente. Okay. Il a débarqué cette année euh, à la période de Pâques puis finalement on a décidé de le garder... Euh, en tant que permanent dans la compagnie. Parce qu'il est tellement bon, pour vrai. Il doit être Exactement. un bon vendeur. Ouais. Ben, je dirais, dans les matices, il fait partie de ceux qui partent le plus vite aussi. Et euh, on le comprend euh, quand même assez facilement quand on y goûte. Ouais. Donc, euh, c'est ça. C'est très à conseiller. Euh, évidemment, pour les recettes, euh, tu vas, euh, on va mettre ça sur le blog assemblage.com. Bien sûr, je finalise euh, d'écrire tout ça et puis euh, je t'envoie tout ça euh, en courant de la journée. Parfait. Aussitôt que ce sera sur le site, vous allez l'avoir via Facebook aussi. On va vous tenir au courant Exactement, ça, avec ça la faire. photo aussi. Oh oui, ça va ça vous mettre l'eau oui. à la bouche. Toujours, toujours, juste euh, prenez une napkin et mettez sur votre clavier mmh. parce que ça risque de mouiller un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. De mouiller? Mmh. Oui, de mouiller. J'ai pas envie que oui. tout le monde base sur les claviers et après d'être oh, OK, OK, ah. quelques dommages que ce soit. Ah, il oui. fallait me l'expliquer, celle-là. Mais quand <rire> même. Non, mais, je, pas. Je, non, mais je, je, je, je... Ouais, ouais. Non, non, mais t'as bon, raison. Je comprenais pas. Ouais. Me regarde pas avec ton air innocent. Non, non, non mais mouillé. En même temps, j'étais là, il y a un toit, tu sais, ici, mouillé. Oh, ouais, un un, un moi? Un toit. Oui, un moi. Non, non, ah. un toit. Hé, ah. hey, cherche-moi pas un matin. Fais pas mais le fin d'inno. M'envoyer ton gâteau, hein? Ben, tu... il est pour vous, alors tu veux bien me menacer de le prendre. <rire> je vais le prendre, ton gâteau, mentends tu bon. ouais. Ce serait, serait le fun de faire comme dans une sitcom et se le lancer dans la face, mais en même temps, non. Ce serait dommage de le gâter. Ça serait plate pour les le autres. Raté. Ça serait le fun pour la personne qui reçoit, mais... Oui, exact, exact. Pour les autres. On va faire plaisir à l'équipe. Il suffirait que la personne ouvre grand la bouche, puis cette personne-là ah. aura vraiment de la chance. Oui, c'est ça. Ouais. c'est ça, ouais. mais c'est plate pour les autres parce que les autres en auront pas. Ouais. bon, c'est L'esprit de partage. Et puis, euh, je ne dis pas ça pour rien. Euh, L'esprit de partage, C'est une valeur en fait, qui est importante dans le temps des fêtes. Tu mm -hmm. sais, on approche tranquillement. Euh, Mathieu mm -hmm. Plante, ce matin, mm -hmm. euh, une des premières choses qu'il m'a dit ce matin, mm -hmm. euh, quand j'étais cherché c'est qu'il aimerait bien ça avoir un semblant bûche de Noël faite à la sauce Xavier. J'ai jamais dit ça. Hein? hein? À la quoi? Mais maintenant que tu en parles. La... Oh, okay, attends un peu. Lui, lui, il attrape des indices qu'on ne voulait pas vraiment qu'il attrape. Non, ben vraiment. À la sauce Xavier. OK. Non, que, non, mais tu sais tu sais, ben je, je vous prépare quelque chose ben, de je sais pas, c'est lui qui avançait ça, je trouvais. là j'étais là, tu il donnes beaucoup de job. Mathieu, je sais pas si, euh, si euh, non, il ça serait donne... prêt à relever le défi. Ça me donne juste un défi supplémentaire comme quand vous m'avez parlé de Citroën, Il a ouais, relever ouais, le défi, genre non non, non, non, c'est ça, et il tu as tu réussi. As, ouais, tu l'as relevé oui. haut euh, oh, la main. Oh, la main. Okay. Puis, euh, oui, c'est ça. J'ai l'air vraiment. Et euh, Non, mais je risque de faire quelque chose de spécial pour Noël aussi, cool. en plus d'aiguiller euh, euh, tous nos chers auditeurs aussi euh, dans leurs petits achats, si moindrement ils commencent à devenir fans de nous. Oui. C'est ça, c'est ça exactement. puis on, on parlera peut-être dans ta prochaine chronique, euh, le temps des fêtes qui, qui commence, les idées mais cadeaux. Peut-être pas dans la prochaine. Mais euh, je dirais que début décembre, je devrais peut-être... Euh, oui, j'avoue, j'avoue, on est des, début novembre. Oui, c'est euh, ça. Je ouais. m'emballe un peu trop. Tu t'emballes un peu oh. vite, là, puis tu euh, imposes des ordres euh, <rire> au non, euh, non, non, non, non, Non, non, non, non, c'est pas des ordres, c'est des pistes de suggestions. Mais je te dirais que, euh, dans le fond, il me restait encore deux chroniques vraiment bien spécifiques à parler ah, de okay. choses bien spécifiques. Euh, comme je te disais, la semaine prochaine, on va parler Roy Boss, donc totalement sans théine, sans caféine. Et ensuite, on va peut-être passer dans les tisanes, Donc là, je ne dis pas sans théine, sans caféine, mais tout ce qui est autre chose que du thé. Donc c'est vrai que même le yerba maté, le rooibos, on pourrait considérer ça comme des euh, comme des tisanes. Mais comme ça a une base bien spécifique, pour commencer, on va les appeler vraiment des matés, des rooibos. Ah Alors que les tisanes, ça peut être des mélanges de euh, fraises, framboises, cassis, mûres, verveine ou des mélanges de feuilles de mûrier et de noix de macadam, ou encore des euh, morceaux de chrysanthème. Oui, parce qu'il y a aussi des fleurs dans, les, dans ah certains oui. thés. Euh, on pense entre autres à euh, pitoc euh, avec de la feuille de framboisier aussi à l'intérieur très bonne pour vous mesdames euh, lors de vos périodes menstruelles qui vont oui. calmer vos crampes mmh. donc euh, vous vous avez moins ouais. de crampes et monsieur subit un peu moins votre mauvaise humeur. On, on, prend une caisse, moi. <rire> <Okay>. <rire> on se redonne des nouvelles au niveau de janvier. Bon. Oui oui merci merci beaucoup vous ça aviez. fait plaisir. On va euh... Très intéressant et très succulent. Oui comme essayez comme de aller. pas trop Oui. Mais sinon, euh, qu'est-ce que tu disais? Un essuie-tout sur le clavier? Ah. Ouais. Pour ta poche. Hein, pour la poche bah, que as Pas tu pas joué trop. Ça, tu mets pas ta poche jouer. sur le clavier non, ouais, je, je suis proche de mon tableau. tu fais tout ça, toi? Mais je suis proche de... Ah, mais laisse-moi <rire> Bon, un peu de retenue, on revient au sérieux, les enfants. <rire> Comment on fait pour faire des jeux de mots la toutes les semaine sans cette Je sais pas, c'est juste trop bien. <rire> ouais. Euh, lundi prochain, <rire> à 8h. <heures. rire> oui. On apprend plein de choses, on a compris que Mathieu, Et, et lundi prochain, on va parler Roy Boss, donc sans théine, sans caféine. On va se faire un petit voyage dans le coin de l'Afrique du Sud. Puis euh, c'est ça, je vais euh, travailler sur mes petites recettes cette semaine. Puis euh, je vous reviens avec de quoi d'assez spécial la semaine prochaine. Ouais, parce Super. que là, j'imagine que la semaine prochaine, euh, ça sera pas facile à côté. Ouais, puis, je te dirais que. As que la barre haute. <rire> la décadence, c'est vraiment la création de laquelle je suis le plus fier. Surtout que c'est quelque chose que j'ai monté sans recette de base. J'ai fait comme, ok, je mélange ça, ça, ça, ça. Ah oh ouais, alors ok, c'est de, de ton cru. C'est pas une recette qui ouais. pris euh, sur Internet. Mais... Non. Et puis euh, c'est oh quelque job. chose que j'avais testé euh, vraiment surprise, en hein. mars, avril.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 Salut Louis-Étienne va. capitaine des Rouges et président de cette association d'impro de l'UQTR. Qu'est-ce que tu viens nous parler et de qu'est-ce que ça va être tes petites capsules donc, le lundi? Euh, oui, en fait, ce qu'on va faire, on va toujours venir présenter un peu les enjeux des matchs qui, présent... qui vont être présentés le soir même. OK. Donc, on va aussi pouvoir parler un peu des dessous de la Ligue universitaire d'improvisation parce que pour le public, Euh, ça se passe généralement pendant les matchs, mais la mais ligue. C'est fini après, ouais. Exact, mais la ligue, euh, il se passe plein de choses à travers ça. Il y a plein euh, de d'animosité, d'animosité, exact. <rire> C'est ça, ça brasse beaucoup. Et euh, ben, ce qu'on va faire, moi et mon partenaire Dave Bellet, capitaine de l'équipe des Verts, On va venir à chaque lundi mettre un peu en contexte les matchs pour justement donner une information complémentaire pour le public. OK, donc un petit compte-rendu aussi du match qui, qui vient de passer. Exact. Et puis des guerres là, qui se passent ouais, à l'interne. Les, les lames de fond là, qui <rire> peuvent expliquer les réactions pendant les matchs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, mettons, si on dit lundi dernier, euh, en gros, avant qu'on euh, parle à, à ce soir? Oui, euh, bien, lundi dernier, c'était un match spécial. Donc, euh, ça s'est passé dans l'amitié. On a accueilli une équipe qui venait d'Ottawa, de l'Université d'Ottawa. OK, c'était un match hors concours, Un match genre. hors concours concours, c'était contre la Lieu, qui est euh, l'équipe euh, gagnante de la Coupe universitaire d'improvisation l'an dernier. On les accueillait, ils ont fait euh, l'aller-retour euh, dans la même soirée. Euh, non, ils ont fait euh, l'aller la même soirée, ils ont dormi ici à 3h, on ah, les a okay. accueillis. Ils sont repartis à 6h du matin le lendemain, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dormi. C'était <rire> une, euh, une belle rencontre. Deux univers, Ottawa ont un style de jeu euh, Plus euh, drôle, plus axé sur la blague. Trois-Rivières, on est reconnu pour être plus construit. Plus théâtre. Plus théâtre. Et euh, justement, ça a donné vraiment euh, des belles interactions, des beaux mélanges. Et ils se sont montrés tous euh, très satisfaits de la chasse-galerie, du public qu'on leur a offert et de l'ambiance en général. Et puis vous, est-ce que vous aviez fait une équipe d'étoiles ou un... c'était contre une équipe régulière? C'était euh, une équipe composée de joueurs de différentes équipes, mais okay. ce n'était pas nécessairement une okay. équipe étoile. C'était une sélection. Exact, une sélection. Parce que à la luitre, comment ça fonctionne, c'est que tous les joueurs participent à au moins un match spécial. On okay. a quatre matchs spéciaux au courant de l'année. Donc, on répartit pour permettre aux joueurs de développer des chimies avec des joueurs qui ne jouent pas euh, dans leur équipe ah, au bien. courant de l'année ouais, c'est euh, la méthode qu'on emploie c'est une bonne méthode je pense oui. ouais. et, <rire> et c'est juste c'est oui. juste un peu plus que toujours les mêmes qu'on voit tout le non, temps non ça ne permet pas aux autres de se développer dans d'autres cadres justement exact et c'est bon pour le public aussi qui peut être curieux de voir ah tel joueur avec tel joueur qu'est-ce que ça pourrait donner comme combinaison mm -hmm. excellent et puis euh, qu'est-ce qui s'en vient donc ce soir euh, ce soir ça va être tout un match tout le monde est un peu fébrile parce que c'est les deux têtes du classement qui s'affrontent. Okay. L'équipe des Rouges et l'équipe des Verts. Oh! Et ces donc, deux... ton équipe et l'équipe de ton collègue. Et l'équipe de mon collègue, exactement. <rire> et il faut dire qu'il y a beaucoup de tension entre ces deux équipes-là parce que j'ai recruté cette année l'ancien capitaine de l'équipe des Verts, c'est-à-dire euh, le joueur Pascal Chalet-Janson. Et euh, mon collègue Dave Bellé a euh, ça encore sur le cœur euh, d'avoir <rire> vu son capitaine partir. Euh, donc, ça fait depuis euh, cet été qu'on se relance la balle à se dire euh, « Écoute, euh, Quand on va se rencontrer, ton capitaine va te montrer c'est quoi l'improvisation. Et lui, ben il veut essayer de se définir, de, de, de pouvoir s'affirmer comme capitaine à travers ça. Donc, si il perd, ben à quelque part c'est admettre que c'est pas lui le véritable capitaine dans l'histoire. Donc, euh... on voit les, les, les dessous là. Ah oui, oui, il y, a vraiment, il y a vraiment quelque chose de très fort. Autre fait notable, le même joueur problématique, Pascal Chelet-Janson, est en couple avec la joueuse de l'équipe des Verts, oh. Laurence Gélina. D'ailleurs, il veut qu'elle soit présentée sous le nom de Laurence Chelet-Janson. Oh. Donc déjà là, il y a, il y a, il y a des enjeux d'amitié entre Dave Bellé et Pascal Chelet-Janson, mais il y a des enjeux amoureux aussi oh, oui, dans exactement. cette histoire-là. Et ça peut provoquer des chicanes hors oh, oh, oh. Oh, oui, oh, oui. Oh, match. Ah, définitivement, puis... Euh... C'est certain que si, sur une mix, les deux se rencontrent et que lui, il lève un peu le coude, mais elle, elle, veut, elle va peut-être pouvoir se venger la soirée même en le faisant dormir sur le canapé. Eh oui, euh, la, force, la force de la femme, finalement. Oui, exact, exact. Il ne faut pas la sous-estimer, surtout pas en improvisation. Vrai. Donc, euh, c'est bien. Euh, Veux-tu nous rappeler les heures, les endroits où voir la lutte? Oui, euh, ça se tient à la Chasse-Galerie, donc euh, dès 20h. Le match commence à 20h. Ça dure euh, deux heures. Euh, ce soir, l'entracte va être plus court parce qu'il y a un spectacle euh, tout de suite après. Okay. donc On invite les gens à venir euh, assister. Donc, une euh... soirée complètement remplie. Là, ah oui, euh... la, la plage horaire est remplie au complet. <rire> euh, on le rappelle aussi, euh, c'est complètement gratuit. Oh. Donc, euh, c'est contribution volontaire. Nous, on passe une cruche pendant l'entracte euh, et ça permet au public d'un peu euh, justifier, euh, pas justifier, mais de manifester euh, son degré d'appréciation du spectacle. Donc, si le spectacle est bon, on donne davantage. Si on n'aime pas le spectacle, on donne moins. Si on n'a pas d'argent parce qu'on vient de s'acheter une bière, on donne un Ça peut arriver. Ben quoi. oui, puis on comprend ça, là. on n'est pas un régime autoritaire. Exactement. Puis c'est des étudiants qui composent tout ça, donc vous n'êtes pas nécessairement est... tout le temps en train de rouler sur l'or. Ah oh non, c'est certain. <rire> puis euh, la Ligue universelle d'improvisation de trois repose beaucoup sur la contribution euh, volontaire des personnes. Avec ça, on se paie euh, notamment des rencontres. Mais tu l'as dit, par exemple, tu sais, des fois peut-être au lieu de prendre 8 bières à soir, peut-être d'en prendre 7. Exact. et lui mettre 5$ ben, dans, dans ça, la cruche. C'est certain. Ça ne ça fait pas si mal que ça. Quand on a un beau ambiance. spectacle, là. Oui. Oh, ça oui. vaut la peine de l'apprécier et de le dire, gars. Comme une petite tape dans le dos, les gars, c'est cool ce que vous faites. OK, oui, définitivement. définitivement. <rire> Excellent. Euh, Est-ce que tu nous présentes une pièce aujourd'hui? Oui, parce que c'est ça, dans nos chroniques aussi, on va ben, oui. introduire à des chansons que. C'est des... parce que nous, on veut amener justement un peu votre univers. Puis c'est quoi vous autres? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Euh, aussi, des fois, peut-être qu'on va amener des joueurs étoiles ou oui. euh, des trucs comme ah, ça. Ah oui, euh... définitivement. Euh, c'est parce que la, la semaine dernière, il n'y avait pas de ben, joueurs là, étoiles. là, c'est la première chronique aussi. Exact. Euh... Mais on va, amener, on va essayer d'amener le plus possible des joueurs qui vont pouvoir compléter notre propos puis rajouter aussi. Sur les enjeux, Mettre un peu de bisbille. Exact, exact, pour <rire> qu'il y ait de l'argumentation. Euh, donc, la chanson aujourd'hui qu'on a, c'est représentatif de, disons, l'esprit dans lequel les rouges. Euh, se dirige vers le match de ce soir, c'est-à-dire Attack Music de These New Puritans, euh, donc qui est une chanson où on entend des épées qui sortent de leur fourreau. On arrive là avec une volonté de gagner très affirmée et euh, aussi un instinct guerrier euh, très, très, très développé. Ben, merci, Louis-Étienne. Je te dis à la semaine prochaine. puis Bonne oui. chance. merde pour ce soir. Merci bien. T'es <rire> pas tombé dans le piège. Ah oh, non, c'est ça. <rire> It was September, logic. It was September, this is the type music It was September, harmful logic It was September, this is the type music It was September, harmful logic It was September, this is the type music It was September, holy relic It was September, this is the type You look around now You look around now You look around now You look around. You look. Around.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 C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et fiable. Ça fait un bon bois. encore qu'on n'a pas fait. C'est un fait, donc il y a plein de petites choses à apprendre, franchement. pense. de Pas de Ben oui. On dirait qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant. Moi, de te Sais-tu que la Chine, ok, la Chine, tu connais Ouais. Tu connais ouais. Il, il euh, coupe 3,8 millions d'arbres par année pour produire 57 milliards de paires de petits bâtons là, chopsticks là, pour manger. Ah oh ouais? Okay, okay. ouais, ouais des, des, des c'est ça des baguettes. Des baguettes. Donc 3.8 Baguette. millions d'arbres pour 57 milliards de paires. Oh. C'est quand même possible. Euh, Savais-tu que le Bolum Pillsbury? Tu sais, ouais. on a déjà parlé de ce, du nom du fait qu'il y avait un nom, c'était ouais. Poppy Fresh, ça tu te rappelles de ça. Mm -hmm. Savais-tu qu'il y a une femme aussi, Poppy Fresh? Et ah non. Deux enfants, Popper Fresh et Bon Bon Fresh. Non. Bon Bon Non. C'est fun. Je savais pas, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que dans le boudoir hier, ils en ont parlé. Le boudoir, pas le lobby. Oui, le Boudoir. L'émission du lundi à 16h avec exact. les Ladies Carignan et Beaupré. Exact. Et on on -il, de... Oui, oui, on parlait euh, de la hauteur euh, du euh, Bonhomme Pittsburgh qui mesure ah. euh, 8 pouces et quarts, si je me souviens bien. C'est comme euh, un 3 quarts de 12 pouces de sous-marin. À peu près. À peu près. À peu près. À peu près. Ouais. Wow, c'est quand même pas pire. Hein? Ouais oui. belle euh, petite bête. Comme animal de compagnie, vous ah téléphone, Un peu comme les, les hippopotames d'appartements, de, de, de, de maisons. Ils ont commencé à passer les annonces, t'as vu C'est les hippopotames, petits... rhinocéros, hippopotame. En tout cas, l'animal, c'est comme euh, une genre d'info-pub qui parle d'animal de compagnie qui est un minuscule rhinocéros ou hippopotame. Pis là, il, faut le, il faut le nourrir de, de, de graines de, de, de toast au bord de la peanut, Oh non. Tu vois le petit animal se promener non c'est quoi ça c'est super le fun c'est vrai animal? non non c'est faux mais c'est ça qui est le fun je me rappelle pas ça parle de quoi un peu mais justement ça joue depuis, comme, euh, depuis que j'étais tout jeune à Canal Famille puis je me rappelle toujours pas de quoi ça parlait ça non non, ça, mais... non, non je m'en souviens pas c'est le fun ben fun. je, je m'en souviens pas je l'ai pas vu pas grave euh, tu connais euh, Brian Adams évidemment Oui. est-ce que tu connais l'artiste Ryan Adams non qu'on fait jouer des fois c'est fou non pas son frère c'est un autre musicien un autre artiste ben ils ont la même date de fête <rire> qui est le 5 novembre Ryan et Brian c'est débile C'est quand même ouais. un effort Est-ce que t'as le palmarès? pas ce le palmarès. Ouais. Deux secondes, s'il te plaît. Parce que je me rappelle pas, mais je crois que Ryan Adams est rendu dans le top 30. Ouais, en position numéro 28 avec l'album Ashes and Fire. Oh, ouais. C'est Ryan Adams. Ah, je sais pas. On a tout être déjà fait le faire le jouer? jouer. Ben, faudrait qu'on en faire jouer tantôt. Ouais. ouais. Euh, donc, il a la même fête que Brian Adams, sont sont presque mon aimant. Ah, c'est le fun. Il, il est content. Je suis sûr qu'il est vraiment content. Non, non seulement qu'il se fait tout le temps comparer à Brian Mais en plus, même fête. À même uh, anniversaire. On parlait de, de, de, du Pillsbury Dubai, le petit bonhomme Pillsbury, tantôt. Il y a un autre personnage qui a un nom euh, assez spécial. Euh, tu sais, Miss Piggy. Ouais. Dans les mopettes, elle a un vrai nom. C'est Miss Piggy Lee. <rire> un peu comme Pamela Lee Anderson dans le temps. Ouais. Pamela Lee. C'est le même genre de choses. Qui s'était marié avec Tommy Lee, c'est ça. Non. Donc, sûrement que Miss Piggy aussi. À un moment donné. Euh, la première version du jeu Twister, ça s'appelait King's Footsie. King's Footsie. Il faut aussi oh. jouer avec les pieds, là, du roi. Ça. ça devait être un jeu de roi, royal. Euh, la chanson Jingle Bells n'a pas été écrite pour l'Action de Grâce. En enfin, fait, a été écrite pour l'Action de Grâce, hein, je pourrais dire à l'endroit, et non pas pour Noël. Tu sais Jingle Bells. Oh. ouais Jingle Bells. Jingle Bells. Euh, la, le titre original de la chanson était The One Horse Open Slee. Tu sais, C'est toutes des paroles de la chanson. One Horse Open Jingle Bells. C'est ça. C'est une chanson d'Action de Grâce, ça, dans le temps. Euh, une étude a identifié que les poignées de pompes de stations de service, les stations d'essence, les poignées de ça, là, sont les surfaces les plus infestées de germes que les, euh, les Nord-Américains touchent dans leur vie. Okay. C'est là qu'il y a le plus de, de microbes. Oh. Les pompes de stations de service. Oh. Eh euh, sauf les Américains qui vivent dans l'Oregon et dans le New Jersey, <rire> qui, eux, apparemment, ont plus de, de stations de service avec, avec service complet. C'est que la, la personne vient te, Ah, OK, pomper, OK, ça. ok ouais, avec service. Est-ce que tu sais s'il y a une raison pour ça qu'il y, qu y a beaucoup moins de service à, à l'auto, non? Ouais, c'est moins populaire. Tu sais, c'est plus cher, peut-être avoir des employés pour ça, que genre. Ben, le gaz est plus cher aussi. Ah, c'est ça. Ouais. Le gaz est plus cher, mais c'est pas... C'est euh, genre 0,5 euh, sous du litre de plus cher. Quand tu vas dans une station avec ouais, service. Ouais. D'accord. C'est la moitié d'un sous de plus cher, par contre. Hum, pas si pas Les chiens qui se font promener par, leur, euh, par des hommes... Et au, Contrairement à des femmes, des chiens qui se font promener par des hommes ont quatre fois plus de chances de mordre. Ah ouais, Parce, parce que, que les, les hommes sont plus euh, agressifs, je suppose. Je sais pas. Peut-être qu'ils tiré plus par le coup. Je sais pas. Bon. Ça l'explique pas. Mm. Euh, les, euh, les mille... Euh, les mille pattes. Mille pattes? Est-ce que c'est mille Je sais pas. Les centipèdes? Oui, 1000 pattes. C'est mille pattes ouais. en français? Ouais. Tu vois, en anglais, c'est ça, cent, pattes. Ah, ouais. ouais, on s'en doute pas. On se doute il... bien qu'il n'y a pas mille pattes. Il n'y en a pas, c'est ça. Parce qu'ils euh, étudient ça depuis une centaine d'années, euh, les, euh, les mille pattes. Et euh, ils n'en ont jamais trouvé un qui avait en anglais 100 pattes. Donc, euh, je ne sais pas si, hein, ah. si en français, il y en a vraiment mille. Tu sais que les, les, les, euh, les, euh, les mille pattes francophones ont... Euh, ont plus de pattes. Ont plus de pattes. Mais oui, ça. On ont 10 fois plus de pattes. C'est ça. Ok, euh, va sur youtube.com euh, François pendant que je te parle. Hein. Va sur okay. youtube.com d'accord. Si tu n'étais pas déjà en train de regarder les petits chats en train de, <rire> de faire de jouer avec, reste, euh, des boules de laine, c'est ça. Ouais. Euh, attends que la vidéo se charge, ok, et appuie. Au wow. où tu n'as pas la vidéo, euh, quand il est à 0 minute 0 seconde, ok. Ouais. Et quand il y a le chargement, fais flèche de, de haut et flèche de gauche en même temps. Tu diras ça fonctionne. Flèche de gauche et de haut. Et de haut en même temps. Quand t'appuies sur une vidéo qui va se charger pendant qu'il charge. Est-ce que ça fonctionne? Bah y'a. Ça fait y a, rien. Non, y'a une pub qui. Y a une pub, ah c'est ça. a une pub, mais après la pub, mettons. Là. Okay. Hey, tu vas pouvoir jouer au serpent, tu sais, comme ces calculatrices là. Tu sais, Texas Instruments, t'avais le petit jeu du serpent là. Hein? Ah. Tu te rappelles pas de ça? Ben Tu peux oui, jouer mais... à ça, mais à l'ordinateur. Pas vrai? Sur YouTube. Mais qu quand tu peux. Quand t'attends. C'est pas une autre pub ça. Non? Ah, il y en a-tu des pubs, Y'en Il y en a-tu des pubs? On peut pas chialer parce que c'est gratuit puis on veut que ça reste là, mais moi, t'as dit que c'est fatigant. Donc, me vouloir en train de chialer, hein? Non, je me pas. Toujours pas, bon, mais en tout cas. C'est supposé marcher, là. Pouf, à la maison. Euh, flèche du haut et la de la Ouais. Peut-être <rire> que c'est de clavier aussi, hein. Ouais, j'imagine. Euh, un téléphone, un appel sur un téléphone cellulaire en moyenne, combien de temps est-ce que ça dure en date de mars 2011, Un appel moyen sur un téléphone cellulaire. Un appel un moyen, appel je moyen. dirais une minute. I, t'es proche, t'es proche! C'est 73 secondes. Ah, une minute treize. Une minute treize. T'étais vraiment, vraiment proche, François. Mais c'est vraiment pas long. Non, hein. Non, c'est vraiment pas long. Mais en même temps, pas surprenant, parce que j'ai eu ça par le téléphone. Ouais. C'est vraiment plat. Non, mais c'est rare que tu vas appeler quelqu'un sur son cellulaire pour lui parler longtemps. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, sinon, euh, Queen. Queen. Mmh. Ah, j'aurais-tu ah. demandé ça comme question, mais je n'ai pas Queen. pensé. Queen. <rire> La réponse est Queen. Euh, le seul groupe euh, dans lequel chaque membre a individuellement écrit plus qu'un succès qui s'est rendu au number one du hit oh, parade. C'est bien, ça. C'est bien. Mmh. Queen. Mmh. Bien, bien. Euh, un homme, là on, on va avec des pas articles... Pas une femme. Euh, non, non, un homme, un article un petit peu plus explicatif. C'est un homme. Okay. Avec un swing wing okay. OK. Donc un homme a été trouvé... Ah, désolé, hey, pas pendant une seconde, genre, pendant que je ferme mon micro. Eh, vas-y, OK, oui. Bonjour. c'est Mathieu Plante va nous raconter l'histoire d'un homme... Yeah, oui, un qui... homme qui euh, s'est réveillé à côté d'une poubelle. OK. En okay. 2004. que là, rien d'exceptionnel? Ça t'arrive à toutes les semaines. Non, non, non mais tu sais, quelqu'un quelqu euh, amoché par l'alcool peut se... T'sais. Tout à fait. Mais non, c'est pas ça l'histoire. Okay. Donc, en 2004, un homme se trouve près d'une poubelle. Et depuis ce temps-là, personne, et même pas lui-même, sait qui il est. Hein? Eh? On appelle ça de la retrograde amnesia. Mais non. amnésie rétrograde, c'est vrai. Comme dans les films. Pareil comme dans les films, mais ça existe dans la vraie vie, ça. Euh, donc, il utilise le pseudonyme Benjamin Kyle. BK, devine pourquoi. Benjamin Kyle, devine pourquoi. La Ardure? Non. non. Il s'est réveillé à côté de Burger King. peut Ah? pas vrai. Donc, à euh, il a été trouvé à côté d'une poubelle d'un Burger King. Euh, Je ne peux pas croire qu'il y a personne qui euh, qu le euh, connaît. ou. Justement, les docteurs ont vu qu'il y avait bon trois bas sur la tête. Euh, donc, on sait qu'il a été frappé avec un objet, un, euh, un gros objet. Euh, C'est sûrement la cause. Euh, ça l'a laissé avec aucune idée de qui il est depuis 2004. Et en fait, quand il s'est réveillé, il ne pouvait même pas reconnaître lui-même sa propre face. Donc, ils ont essayé de trouver bien. son identité. Et ils ont euh, même utilisé des méthodes sophistiquées comme euh, le test d'ADN, etc., etc. Mais il y a aucun numéro d'assurance sociale, le gars. Il a Aucun numéro d'assurance sociale. Il avait aucune carte d'identité sur lui, donc sûrement que c'était un genre de vol d'identité. Puis il frappe sa tête, puis euh, t'espère qu'il meurt, genre par le criminel, mettons. Peut-être. J'imagine. Ouais, mais en même temps, tu peux pas t'assurer qu'il qu va tout oublier. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Non, mais t'espère qu'il meurt, dans le sens que tu sais, tu penses, puis s'il se réveille, il a peut-être rien pour... à faire. Tu sais. Comment tu vas Non, mais tu peux pas espérer euh, qu'il qu'il qu était. Non, t'sais. mais tu peux le tuer. T'sais, tu sais, tu t'assures... Ouais, peut-être que le gars pensait que, que c'était assez pour le tuer. Non? Ben, je sais pas. En même temps, quand tu veux tuer quelqu'un, ben, je, je sais pas, ouais, écoute, mais je, un un de bar... je te rassure. Mais tu t'assures que le travail soit fait. C'est sûr, mais un criminel de ruelle, tu sais, c'est peut-être son premier crime, le gars Oh, premier crime, il commence, il commence à red. Ben c'est ça, il commence à red, même. Slack him or fort Face à faire, il fallait pas à moitié. Non, non mais moi, ouais, euh, vas-y, c'est bizarre, ça, ça m'intrigue. Je vais euh, commencer à enquêter là-dessus. Cool, donc aucun numéro d'assurance sociale. Euh, en 2011, il a déménagé à Jacksonville en Floride et c'est avec l'aide d'un sénateur de la Floride qu'il a été capable d'obtenir une carte d'identité avec photo. Euh, ça et en plus, bon, il s'est fait, fait voir dans un documentaire d'une école, d'une université. Donc ça l'a aidé à trouver un emploi et une place où vivre. Mais il n'y a personne. Il a, y a, y a, y a, y a pas passé dans les médias. Il est passé dans les... un documentaire d'une école d'une université. C'est peut-être pas grand-chose. Mais tu sais, à la limite, hein. à Sailé, il fallait passer dans, dans, dans un média juste pour voir si quelqu'un le connaît. ouais à Télé. C'est oui, sûr, sûr qu'il y a quelqu'un qui le connaît. Il n'est pas arrivé euh, d'ici Mais tu sais, si c'était, euh, je ne sais pas, un sans-abri peut-être. C'est peut sûr qu'il y a du monde personne... qui le connaît bien. Ah, peut-être. C'est sûr, c'est sûr. sûr tu n'as pas le choix aujourd'hui de côtoyer des gens. Ça fait super longtemps qu'il est dans la rue peut-être. Je sais pas. Mais justement, il y a du monde de la rue qui vont le reconnaître. Personne ne connaît son nom. Non non, mais, non, non, non mais tu sais, quand même que tu restes dans la rue, ouais. tu, tu côtoies des gens. Là, t'sais, si euh... Non, c'est vrai que les chances sont très, très fortes de trouver au moins une personne dans le monde qui le connaît. Là. Ah non, c'est fou, puis ben, hein, à la limite, tu t'attaques juste aux États-Unis, c'est là que ça s'est passé, ouais. bon, tu sais, tu commences par là, là. Ah, je sais pas, c'est bizarre, ça. T'as raison, t'as raison, c'est vrai. vraiment bizarre. Mm. Tu demandes au moins aux gens qui travaillent chez Burger King, à cause de ça. T'as que c'est ou <rire> non, non, oui, c'est lui qui m'a pris des mecs euh, craquettes chez Burger King. Ah, c'est vraiment bizarre, ça. C'est intrigué. <rire> non, euh, un autre fait très intéressant, François, il nous en reste deux à peine. Euh, deux très très bons. On va finir sur des bonnes notes, des bonnes, des bonnes, bonnes notes. Non. Commençons par. Tu connais, euh, tu connais Dove, premièrement. Dove Pas les chocolats, le, le, le, le savon. Ch le savon, ouais. Le chavon. Le, ch le chavon. Euh, et Axe, tu connais Axe aussi mais Oui, le, le, le, le pafan. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui, euh, qui définit la marque Axe Non, je veux, je veux pas. Non, veux pas non mais tu sais, là, selon les publicités, Axe, c'est quoi Axe, c'est euh, un truc pour attirer les filles. C'est ça. Et Dove, c'est quoi Dove, c'est un truc pour être, euh, avoir une, une peau super douce. Et la beauté naturelle des femmes. Tu te rappelles les publicités sur ça, ah, le okay. Dove, self-esteem, c'est l'estime de soi. Et toutes les femmes sont je belles. Tu te laves, c'est bon pour l'estime de soi. Ouais, ça. La publicité est basée autour de ça. Okay. Toutes les femmes sont belles, peu importe leur, leur taille, leur grosseur. Ouais. etc. Donc, euh, savais-tu que Dove et Axe, c'est par la même compagnie. T'sais. Ok. Moi, je ne savais pas ça. Oh. C'est un peu ironique là, tu as d'un bar, c'est, ah, oh, soyez, tu sais, toutes les femmes sont belles, de l'autre côté, les femmes vont si tu sortes du... du axe. Oh, ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est comme ça que ça se passe. Dans, dans les fêtes, tout le, oh. le même Et on termine avec un fait sur euh, les condons, François. Oh. Saviez-vous que les condoms Magnum mm -hmm. sont pas tant plus grands que les condoms normaux? Non? C'est impossible? C'est impossible? T'es déjà jamais essayé? <rire> euh, le nom Magnum est surtout euh, juste pour le marketing. Donc le nom et la marque Magnum donne l'impression aux hommes qu'ils ont besoin de plus gros cordons que la normale. Euh, Trojan, qui est la compagnie qui fait les Magnum, espère que la marque va attirer, dans, vont, vont faire que les hommes vont préférer leur marque à celle des autres parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils ont un plus gros. Swing, swing, swing. Euh, dans la réalité, les Magnum sont à peine 0,32 pouces plus longs que les Trojans réguliers et les deux, les deux sortes, normaux et Trojan, euh, pardon Magnum, ont 2 pouces de circonférence à la base. Aucune différence dans les deux. Oh. Je ne sais pas ça. Euh, la différence principale entre les Magnums et d'autres condons réguliers sont dans la largeur du bout vers le, le, le bout, là. Le bout vers le <rire> de bout. De quoi tu parles, Mathieu? Tu comprends, là? Non. Le bout, là. Le bout, là. elle bout. Euh, euh, donc, les Magnums sont euh, de 0,5 pouces plus larges à la tête que les Trojans réguliers. OK. Et une autre petite note là-dessus, euh, une marque rivale, Lifestyles. Ils ont un condom qui s'appelle King XL, qui est roi, le extra-large. C'est uh -huh. tout un kit, là. King XL Diamond Super Mega Size, Super Size Me. Euh, les statistiques de ces condons là sont exactement les mêmes que les trojans. Magnum. Que les troj, ça dit juste les trojans ah, okay, okay. Tu sais, Donc, euh, c'est psychologique. Qu'est-ce que tu fais quand tu as vraiment besoin de plus grand que ça? Je pourrais pas vous dire. Ah, je pourrais, pourrais vous dire, mais euh, ça vous rendrait <rire> trop jaloux. Voilà, ah, ouais. ouais, c'est ça. Tu euh, Retiens-toi, Mathieu. C'est ce que je fais. Parfait. D'où l'utilisation. On, on t'a remercie, d'ailleurs. De... Oui, ben merci. Ça me ferait <rire> bien plaisir. Ah, formidable. On finit sur une belle tête, une belle note. Un beau bout! Un beau bout! C'est ça. Bon déjeuner, tout le Ben oui. Ou dîner. Ou dîner. Dépendant si. Ou que vous. Ou que vous êtes en train de quoi. Non, mais en a qui écoutent les balades de diffusion, y en a qui écoutent les meilleurs moments, puis... Hum Et eux aussi ont besoin de faire sur les chrono-magnum, François. t'as pas Un quickie, ça se fait si n'importe quoi. Ça, ça, ça, tu as à dire, ça se fait si vite. C'est juste un peu ça que j'allais dire. Ouais, ça sonnait comme ça. Ça, ça sonnait de Bon, euh, donc euh, voilà pour, euh, pour la connexion de fait d'aujourd'hui, François, c'était bien. Merci Mathieu. Ça, ça fait Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de camp. Un certain midi cette semaine par manque d'argent, l'État de New York vire le Père Noël. Mais ça, foutu assez manquer d'argent pour ça? Ça va pas bien. Oh, ben là, c'est quoi? Il y avait plus la piste d'atterrissage pour le traîneau. On veut plus le recevoir comme la reine. On veut plus le recevoir. <rire> On dit qu'il n'y a pas d'autre choix en ces temps difficiles. Il faut renvoyer le foutu Père Noël. C'est la difficile décision qu'a prise les autorités du comité new-yorkais de Suffolk aux États-Unis. Il ne serait pas possible de payer David McNeil, un vétéran de 83 ans qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale, pour jouer au Père Noël pour la dixième année consécutive. Le brave homme. Coûterait 660 de trop, euh, le budget annuel de 2,7 millions de dollars euh, du comté euh, sur le budget annuel de 2,7 millions de dollars. Steve Levy, membre du conseil de Suffolk, a justifié à MSNBC, sa banque finalement, cette coupe budgétaire. Comment expliquer cette dépense alors que le centre de santé est défi déficitaire? De plus, quelques 750 personnes seraient menacées par un licenciement économique. L'opposition démocrate dénonce cette mesure dérisoire. Nous avons euh, <rire> vraiment besoin de prendre le Père Noël en otage pour équilibrer le budget. Et c'est un peu ce que je me dis. Je veux dire, 660$, piastres, en tout cas. Euh, donc, euh, l'officier de la cour de Suffolk a demandé ça. 600 dollars. soyons sérieux une minute, renchérit le républicain Joseph Sawicki. Selon les fonctionnaires du comté, des dizaines de personnes se sont portées volontaires pour payer les frais du Père Noël, voire d'incarner le dit personnage à l'indispensable fête. Steve Levy s'est d'ailleurs lui-même proposé pour endosser le costume rouge. Le Père Noël déchu, David McNeill, a pris euh, la nouvelle avec sérénité. Je souhaite à Steve Levy un joyeux Noël et une bonne année. Hein, tu vois que c'est un vrai bon vieux Père Noël. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une farce. Et puis, je comprends les gens qui se sont levés et qui ont dit Écoute, là, c'est pas avec 600$ que tu vas replacer le budget, mec. Là. Ben là. Tu sais, en tout cas. Tout à fait. Et puis, euh, bon, c'est ça, ça qui manque. Là. Il manque juste 600 qu'il ouais. pour ait un Père Noël. Là. Ben, coupe don dans ton caviar et tes réceptions. Des sandwichs. Tu sais, quand il, fait, il se fait des parties, lui, là, ça coûte combien, là, les parties à la ville, dans le fond? Ah, oh, il euh, de la merde pour le Père Noël. Il faut pas... Il faut, les, ben, les parties, par exemple, ça, on y les touche Les petits canapés. On les, touche pas à mes canapés. Touchez pas à mes canapés. On va aller parler de ces Japonais euh, qui font du rodéo à dos de cochon. <rire> Mais tu sais, son petit japonais, fait que, euh, les cheval était trop gros, ben, là, trop haut. Euh, il n'a pas qu'à à monter dessus. Même le poney ne faisait pas. Mais non, on a pris des gros cochons roses. <rire> Donc, la préfecture d'Inim au Japon est connue depuis longtemps comme lieu de production de porc. Mais, pardon, il y a 25 ans, quelqu'un a l'idée folle de célébrer euh, cette, euh, cette association avec la ville. À l'aide d'un rodéo un peu spécial, donc du rodéo sur cochon, cet événement est devenu une attraction pour Mais ça se passe aussi dans certaines maisons closes, ça, du rodéo sur cochon. <rire> <rire> cet événement est devenu une attraction pour les touristes, même s'il est resté inconnu du monde occidental jusqu'en 2009, lorsqu'une vidéo sur YouTube a été relayée par un certain nombre de médias. Une controverse est alors née. Une pétition ah, en Inde a été même lancée pour interdire ce sport. Hey, c'est quoi, là? Pourquoi ils veulent l'interdire? les cochons sont maltraités? Non, c'est sont... des tout petits japonais qui veulent Ils sont pas maltraités. C'est des tout petits japonais. Ils ne sont pas pires qu'un rodéo. Là. Écoute. Ben, exactement, c'est la même affaire. Je te dirais même que dans un rodéo, les chevaux sont encore plus maltraités parce que pour qu'ils soient fous, là, qu'ils squeezent les couilles. Ils squeezent les couilles, puis avec des enragés. Peut-être que d'autres aussi, par exemple. Ouais. On ne sait pas. là. Ah, ben là, non, mais c'est pas des grosses couilles roses. De... Oui, non, parce que ça prend, c'est des vrais animaux sauvages que tu n'as pas besoin de leur squeeze les couilles. Des enragés. En connais, moi, des cochons tu vois, Essayer de grimper après, puis il va se débattre, pas besoin d'y squeezer les couilles au con. <rire> Donc, les règles sont les mêmes que celles du rodeo, bien sûr, sur cheval ou vache, puisqu'il s'agit de tenir le plus longtemps possible sur l'animal. Un peu comme dans les maisons closes aussi, des fois. <rire> les candidats portant des protections grimpent sur les cochons dans une petite stalle avant que celui-ci soit lâché dans une arène de 30 mètres de diamètre. Mais attention! Euh, même accroché au cordes de de chaque côté de la tête de l'animal, c'est bien plus difficile de rester sur le dos d'un cochon que ça en a l'air. Donc, les cochons sont des animaux rapides et il est pratiquement impossible de tenir accroché plus de quelques secondes. Les meilleurs temps sont en dessous des 5 secondes, imagine. Euh, <rire> celui qui a réussi à rester le plus longtemps sur le dos de l'animal gagne 50 000 yens, soit environ 465 euros. Pour voir les Japonais faire du rodéo à dos de cochon, eh cliquez sur le lien sur la page Facebook du Dîner de Con dans quelques secondes. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Assemblage requis. On aime ça des faits aussi. Mm -hmm. Comme se dire des vraies affaires, tu sais. Ah, je pensais que tu parlais euh, du verbe faire. Aussi, oh, <rire> moi, les verbes, hein, les passés composés, oui. <rire> les participes passés. Non, c'est la colline, c'est un fait. C'est un fait qu'elle ait collé des choses véridiques, véritables et Wop, les 3B. Wop, wop, wop, les 3 v Super vite. Bye, bye, bye. <rire> bye, bye, bye. Vas-y, elle est. vu 2 depuis serrer. deux semaines, tout le monde dit ça, bye, bye, bye. Non? Uh, bye, bye, bye. Non? C'est pour. Il dit ça dans l'occupation double, quelque chose? C'est pour. Bonne question. Bye, bye, bye. C'est oh, une bonne, bye. bonne, bonne question. Est-ce que est je ça, commence à okay, ouais. euh, Donc, c'est euh, <rire> vrai que dans les joints naufragés, Okay. Ouais, ça, c'est Gilligan, non? C'est ça, exactement. Ouais, okay. euh, le nom du capitaine... Capitaine euh, Haddock, non? Non, <rire> une, autre, une autre chance. Ouais, euh, euh... Capitaine... Euh... Morgan. Okay. <rire> capitaine Jonas Grumby. Ah, oh, OK. Capitaine Jonas Grum Grumby, c'est le nom du personnage du capitaine. OK. À la compagnie Qantas, qui est une ligne aérienne, ils ont euh, peinturé des moustaches sur leur Boeing 737-800 pour qu'ils puissent participer au Movember. Pas vrai. C'est très Bonne ordinateur. idée. Ouais. Alors tiens, la vidéo que je te préparais tantôt tu si tu demandais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est euh, euh, une gaffe qui s'est passée, euh, je sais pas trop où, dans la ville Oban, la communauté Oban, je sais pas c'est où, euh, où il y a eu un fiasco total de feux d'artifice, François, de feux d'artifice. Okay. Ils ont euh, fait exploser tous les feux d'artifice en dedans d'une minute, sans faire exprès. OK. Tout baisseur. Que les feux d'artifice ont commencé, ils faisaient le décompte, 3, 2, 1. Et là, tu vois vraiment, là, tout éclate. Cafouillé, total. C'est beau, par contre. Ah, Je le là. Moi, tu vois, ça me dérangerait pas d'avoir juste une minute de feux d'artifice si c'était aussi intense, tu sais. Rapide mais intense, François. Rapide mais intense. <rire> Ça peut être quelque chose de rare, hein? C'est quelque chose. Ouais. Ça semble comme du popcorn à la radio, mais euh, allez voir le, la vidéo sur assorlage C'est euh, dans la ville de Oban. C'est rapporté par euh, une vidéo sur euh, le site du Oban Times. Je vois la porte journal. Jolie. Ouais, ouais, ouais, ouais. Peut-être décevant pour la foule qui si voulait avoir une demi-heure ou 45 minutes de flirtation. En fait, ça ne dure, dure pas longtemps. C'est quoi, 5 minutes euh, Hein D'habitude <rire> Bah, bon, peut-être 10. Ouais. Tu sais, as un par-ci, mon. Ouais. Ouais. T'en as un autre pour moi. Moi aussi, on dirait que j'aime mieux ça. Oui. Rapide à Mais être... Mais c'était pas voulu, j'imagine? Non, non c'est ça. C'était une gaffe, un fiasco qui appelle... Ouais. Moi, j'aime ça. Bon. En autant que personne ne soit blessé. bah c'est ça. Mais en même temps, si s'il était euh, bien placé pour pas blesser personne, même s'il part tout en même temps, ouais. pas supposé blesser personne non ouais. plus, sais. Bon. Euh, Savais-tu que tous les stylos du gouvernement américain sont fabriqués par des travailleurs aveugles? Hein? Les stylos? Ouais, c'est des stylos à billes euh, de base, très, très « basic pas les Non, pas les c'est ceux qui, euh, qui sont écrits euh, « U.S. Government ». C'est plus populaire aux États-Unis, évidemment. Okay. Donc, euh, c'est marqué « U.S. Government » dessus. Euh, c'est des articles de tous les jours que pas mal tout le monde connaît. Euh, on appelle ça le Coca-Cola des crayons à langue parce que tout le monde aux États-Unis peut, peut les reconnaître. Donc, j'imagine que pas cher. C'est ça, c'est pas cher. Euh, ça existe depuis plus de 40 ans. Ce que la plupart des gens ne savent pas, par contre, c'est qu'ils sont facturés, manufacturés, euh, euh, selon un mandat du gouvernement, avec le nom Skillcraft. Ils sont assemblés par des travailleurs, comme je dis, aveugles dans des usines du Wisconsin et de la Caroline du Nord. Euh, c'est le Coca-Cola... Coca oui, Coca-Cola, pas sûr. Coca des stylos, comme je dis, parce que c'est reconnaissable, mais aussi parce qu'ils ont des, des très, très hauts standards de qualité. Euh, les crayons doivent écrire de façon continue pendant 1 000... Euh, et euh, peuvent aller à des températures entre 160 degrés Fahrenheit et 40 degrés sous zéro. Donc, c'est des crayons de qualité quand même. Ça, c'est le fun, ça. Il euh, y a une morsure d'araignée qui peut causer une érection qui va durer 4 heures, François. Hein? 4 heures. Une morsure d'araignée ouais. te fait faire une érection qui dure 4 heures? Exactement. C'est la Wandering Spider, la Brazilian Wandering Spider, euh, qui est apparue dans le livre des records Guinness en 2010 euh, comme étant l'araignée la, la plus venimeuse du monde. Euh, la neurotoxine à l'intérieur euh, euh, cause une perte de contrôle des muscles et une asphyxiation. D'accord? Et la morsure peut euh, entraîner des douleurs intenses et de l'inflammation. Par contre, le venin peut aussi causer du priapisme, qui est une condition médicale où le pénis ou le clitoris ne revient pas à son état normal pour l'instant. Ouais, c'est ça, pas tout de suite. Là. Ça. Euh, ces érections-là peuvent durer plusieurs heures et peuvent même causer mmh. de l'impotence. De l'impotence. Euh, quand tu deviens. Euh, impotent. Euh, impotent. C'est que ça, ça se ça. Ça dit en français? Ben oui. Que tu peux juste pas... Euh, T'es comme plus... Euh... OK. ben euh, c'est ouais. ça? Euh, je sais pas si c'est ça mmh, ou c'est... Impotence, c'est pas, pas, pas quelqu'un qui... Non, c'est qui... pas infertile, je pense, quand tu peux pas euh, te reproduire, non? ouais oui, ça, c'est infertile. Mais potent, moi je pensais que quelqu'un d'impotent, c'était quelqu'un qui était maladroit, qui était... Qui était euh... Non? Non, non, ça c'est un empoté. <rire> ouais, c'est ok, ouais, c'est ça. ça. Ouais. <rire> je pense que c'est ça. Euh, euh, pas donc, euh, c'est ça, ils essaient de trouver avec des recherches pour... Euh, ils cherchent un traitement, dans le fond, qui pourrait utiliser ce venin-là pour ben, réussir à, à améliorer les dysfonctions érectiles chez les personnes qui ont de la misère bizarre... Mais en même temps, 4 heures, c'est rien pour Mathieu Plante. Ben c'est ça, c'est ce qu'on dit tous, non, tu sais? C'est, voyons donc. Mais euh, ouais. Peut-être que... Ça mérite du travail. Qualifie une personne qui rencontre de grandes difficultés à bouger. Donc, à bouger du... Euh, oh, ouais, ça, ça bouge pas fort. Ça bouge pas fort, fort. Voilà. Pas comme toi. Ben là, c'est ça. Ma, ma réputation me précède de plusieurs. Bon. <rire> euh, les canards mouscoviques qui ne peuvent pas être violés Là on reste dans le domaine des pénis là. Si vous êtes euh, allergique oh, ouais, aux là, pénis ouais, ce matin, ouais. mais ce qui m'embête c'est que t'as rajouté canard là-dedans. Bah c'est ça. Mais tu vas être vraiment impressionné par ce canard là. Tu vas dire Oh wow beau canard et puis là tu parleras pas de mon. Mais tu canard. peux pas le violer. Non ça. Ben, attends un peu. Non non non non. Mais non, qui non. veut violer un canard ah, ben, Où, où c'est que tu prends ça T'as tout à l'envers François. François t'as tout à l'envers. Mmh. Non mais tu, tu tu drops des mots comme ça. Puis... Je fais du euh, du, <rire> du name dropping, du, du penile dropping. Euh, donc, le mâle de l'espèce du canard mouscovie. Okay. Le mâle. Le mâle, un pénis. Canard. Oui, mmh. un pénis, d'accord. Ouais. Est-ce que je dois répéter le mot pénis ben, encore? Tu peux, tu peux encore, jamais 203, tu sais. Pénis euh, de presque 8 pouces. OK. Pénis de presque 8 pouces. C'est un trois quarts de 12 pouces de sous-marin. Ouais. On se comprend. Oui. Euh, il peut devenir gros comme ça en dedans d'un tiers de seconde. Schling! Schling! Ce qui veut dire que I'm les femelles, ready. I'm ready, I'm ready to fire. Donc, ça veut dire que les femelles n'ont vraiment pas beaucoup de temps pour se sauver euh, parce que sinon, elles vont se faire violer par les, les canards masculins, les, can les canards mâles de l'espèce des muscovis. Donc, pour ne pas se faire violer, les femelles ont euh, évolué avec le temps. Ils ont évolué avec un canal vaginal en tire-bouchon. Ok, donc ça bloque le pénis d'entrer complètement à l'intérieur. Donc, le mâle peut seulement imprégner la femelle si elle relaxe tous les muscles à l'intérieur de son vagin pour faire entrer le pénis de 8 pouces du canard mâle mouscovie. Les, okay. bi les biologistes, biologues, biolo biologistes, biologistes euh, pensent que c'est la première évidence d'évolution à l'intérieur euh, du domaine de la compétition génitale. OK. C'est bien, C'est quand même impressionnant, bien. tout ça, comme histoire, non? Ça me surprend quand même qu'il... Euh, qu qui découvrent que c'est une évolution, tu sais, dans le sens où euh, j'imagine qu'ils ont découvert ça se fait pas façon, en ou, entière, non, genre, ça, que c'était pas comme ça avant, je sais pas. Ah, ben bref, euh, ok. C'est un beau petit fait, hein. Ouais. C'est tu trouves que ça plat, tu comment tu te sais par, euh, par rapport à ça, ça? À ça ben ouais. parce que des animaux c'est ça, c'est pas nécessairement euh, je te cruise et puis euh, on va bon, on va sortir <rire> ensemble. Euh, hey, on est sur un coupe, on est tu coupe, on est juste tu sais les questions Il ouais. y a pas ça, c'est comme gars je te saute dessus. Ouais fait que là, la femelle elle peut pas se protéger parce qu'il y a un tiers de seconde avant d'être chouigné, tu sais. Ouais, c'est ça, bon. ça mais là euh, ils ont développé un mécanisme de défense. Et voilà. Donc là en fait il faudrait que tu y ailles tranquille. <rire> OK, bon. Euh, James Bond. Ouais, monsieur Bond. on change de sujet comme tu Mais pas tant que ça. Non, c'est ça, mais James Bond <rire> est bien. James Bond a tué plus de 150 hommes. Ouais, à il bien... est nu. Non. et euh, a couché avec 44 femmes jusqu'à oh. maintenant dans la série. Rien d'impressionnel quand on compare à, Monsieur, à Chuck Norris. Ah, OK, ouais. non, non. ça va faire ouais, encore wow. une blague sur moi. Oh, wow, wow, wow, tu, tu pas des moi. hommes? Non, c'est vrai. Wow. Hey. Je leur fais mal. Hein. Ben, euh, ta matraque... <rire> écoute, ta matraque peut assommer pratiquement n'importe qui. On va tellement loin. Ouais. ouais. Un peu comme moi. Bon. Donc, euh, depuis, <rire> depuis euh, la création de James Bond en 1962, trois quarts des femmes avec qui il a couché euh, ont essayé de le tuer. Mais quand même... Euh, le Un autre fait étonnant qui est dans pas le même domaine du tout le, le drink préféré de James Bond le martini, martini ouais. contient environ 100, 130 calories ce qui est à peu près le même nombre de calories qu'on brûle en faisant des trucs. Oh. Fun. Oh. Peut-être pas un canard. Hein? Non non non et puis euh, tu sais euh, j'imagine que Euh, si tu dures ça euh, comme tu euh, sais si bien le faire ouais. euh, au-delà de 4 heures. Merci, si j'aime comment dire. tu bâtis vraiment une réputation de non, mais, fou, écoute, écoute, fou. écoute, Mathieu, tu me remettras ça maintenant. Un jour, hein? Ouais. <rire> je te dis pas quand même. Pas dans la face, <rire> <rire> Bon, hey, changeons de sujet. Aïe, aïe, ça n'a pas ouais, de ouais. sens aujourd'hui. Ouais. Euh, il nous en reste quelques-uns encore. Mm, malheureusement. Une compétition de roche-papier-ciseaux qui a été utilisée ça, dans une... une... Ça, c'est le fun. Ouais, je sais. Qui a été utilisée dans la, dans la vraie cour. Tu sais, la cour, là. Oh, la cour ouais. justice. Devant un juge. Devant un juge Wow. Ça se passe en 2006. Euh, en vrai? Deux côtés, dans le fond, d'une grosse bataille en cours, là, étaient incapables d'arriver de, de, à une décision sur quelque chose de vraiment pas important du tout. là. Où la, dépo... ben, ce serait, ou la déposition se serait, se serait faite. La déposition à La Au poste de police ou à la maison? Je pense ou... que c'est quelque chose du genre. Donc, malgré de longues discussions, ils n'ont pas réussi à arriver à un commun accord. Donc, étant tanné de ça, la juge, dans le cas, a décidé que bon, c'était assez. Donc, Elle leur, de... leur a demandé de choisir un site neutre. OK. Et là, ils n'étaient pas capables de trouver un site neutre. Ils n'étaient pas capables d'arriver à une décision là-dessus non plus. C'était tellement une décision de n'importe quoi, on s'en fout, là. On s'en fout complètement. Donc, le juge a dit, faites une partie de roche-papier-ciseaux. <rire> le le jeu gagnant jeu va cool. choisir où va se passer l'affaire. Non, c'est comme cool. ça. Mais, euh, ça me surprend un peu que aies le droit. Ben, c'est ça, le juge peut bien faire... C'est ce assermenté. Oui. C'est un ça. peu comme pas mentir. Ben, son raisonnement était que, dans le fond, il voulait, il voulait, euh, il voulait faire honte un peu aux avocats qui réussissait pas à s'entendre sur un point aussi stupide. Donc, euh, c'est ça, il dit... Euh, bon, ben, regarde. Yeah. Vous voulez niaiser sur des... Vous voulez s'enfarger des les fleurs du tapis? Ah oh ouais. Bon, on va y aller avec une niaiserie, nous autres aussi. Puis ce sera ça qui sera ça. Parfait. Moi, j'approuve, en fait. Ouais, oh ouais, non, non c'est moi aussi. Non. Tu connais la compagnie 3M, François? Ouais. Ceux Vous qui font qui les post-it, ouais, les seuls post-it qui collent, je pense. Okay. En fait, c'est eux autres qui les ont inventés. Mais c'était inventé. pas ça au début. Non. non, je me rappelle pas. Je devais parler dans un film, mais je me rappelle pas. Il y a tellement de faits là-dedans. L'idée, là. c'était eux autres, là, ils voulaient une nouvelle sorte de colle là, et ça collait pas du tout. Ah. Donc, ils s'en ont comme resservi pour faire les post-it. Ça a connu le succès que qu'elle que, reconnaît. Que Très bonne idée. Mais la compagnie 3M a déjà créé un mur invisible par accident, François. Un mur invisible. Tu vas voir, c'est génial. Le phénomène est arrivé dans une, dans une place à l'usine où il y avait un film. Un film, c'est un movie, c'est pas un film, film, l'autre à faire un film là, comme une pellicule, là, un film hein, ouais. comme Saranan rap c'est un film, okay. effectivement. Bon. Mais c'est pas un film. C'est une pellicule. Bon, mettons un, une pellicule, d'accord. Une pellicule chargée d'électricité, oh, d'accord, qui était assez forte, assez solide pour empêcher les humains de passer, mais tu ne la voyais pas cette pellicule-là, ce film-là. Mais tu ne la voyais pas, j'imagine. Apparemment, tu ne la voyais pas. Donc, un, un, une personne haut placée chez, euh, chez 3M inspectait, faisait une inspection de l'usine et s'est euh, trouvé, en fait, incapable d'avancer plus loin. Il était bloqué. <rire> non, mais je te jure. Il wow. était bloqué par le mur invisible. Il a vu mais que... Mais est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est solide? C'est quoi? C'est solide. Et non seulement c'était solide, mais en plus, il pouvait s'accoter complètement sur le mur comme ici là je m'éloigne je m'accote sur le mur OK là, OK OK oui. c'était dur mais ça pense non non c'était dur OK je m'accote OK sur le OK mur OK c'est okay. dur OK je pensais ouais. que tu faisais ça parce que non mais là, un je suis pas, pas un très bon mime, hein. non moi avec Ranium, je suis plus genre pâte à modeler. <rire> donc euh, il pouvait mettre tout son poids là-dessus et pas être capable de bouger il pouvait même pas se retourner il pouvait pas se retourner il a fallu qu'il marche à l'envers pour euh, se tasser de ce oh, -là. mais attends un peu tu t'es pas capable de te retourner c'est parce que tu es encastré dedans. Ben oui, ouais. C'est impressionnant. Mais do donc donc ça bouge. Alors je fais pas, j'ai pas le film pour moment. Non non, mais tu sais quand je comprends moi aussi comment ben, il peut ben, pas pour... Tu sais quand tu t'encrasses dans quelque chose euh, tu sais c'est parce que Ben peut-être que c'était collant, peut-être qu'il pouvait s'accoter ouais, contre ouais, le mur collait. et c'était collant. Et peut-être qu'il pouvait pas se retourner donc ouais. il, fait il marche vers la... je sais pas. Mais en tout cas bref, ouais. ça pour dire que la nouvelle, mais ils est font ça. rien avec ça Ben peut-être un jour. Ben là, mais là, j'espère. Mais c'est quand même, même tel, temps, peut-être qu'ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu sais, quelque chose qui n'est qui pas vis visible à l'œil nu. Tu sais quoi avec ça? T'sais? Ben à savoir, à savoir est-ce que ça a des, des propriétés euh, isolantes ou. Non, c'est ça, Puis peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis peut-être aussi que c'est pas par balle, etc. Donc tu peux pas t'en servir pour plein d'affaires, tu pourrais non, pas non. faire une devant de magasin Non, non, non, non, c'est sûr. Mais en même Comme temps, t'as déjà des vitres aussi. Ça, bon, ouais. le fin. bon en même temps, j'imagine que tu peux. Il doit avoir un paquet d'utilités. C'est sûr, sûr. sûr. Ben oui. Un jour, ça va sûrement venir. parce oui. que Je trouve que l'idée est, est intéressante. Ouais. Juste faire des gags. Hein? ouais, c'est ça. <rire> Mettre ça, ça sur un siège de toilette, là, ça part. <rire> excuse-moi. <rire> Mauva mauvaise idée. Très mauvaise idée. Oui, excuse-moi, François. Euh, des fermiers en Angleterre. D'accord? Des farmers. Des farmers qui sont obligés de tenir les, les cochons dans un bonheur parfait. Il faut que les cochons, les cochons soient heureux. OK. Donc, c'est vraiment euh, euh, les droits des animaux, etc., là, on pourrait en parler longtemps de ça, mais le gouvernement britannique a décidé que les fermiers devaient se soucier du bonheur et euh, du bien-être émotionnel de leurs cochons. C'est et... dur à, à calculer, j'imagine, par exemple? C'est ça, c'est que les fermiers elles, pourraient avoir, euh, dans le fond, à payer S'ils si s'assurent pas que leur, co leur cochon ont un environnement heureux. Donc, euh, il faut leur donner des matériaux manipulables pour enrichissement environnemental, ce qu'on pourrait aussi appeler des jouets pour cochons. Attends, attends, Des matériaux manipulables pour enrichissement environnemental, genre de leur environnement. Donc, c'est vraiment des jouets, t'sais. Juste des okay. jouets. Il faut leur donner des jouets. Okay. Euh, le but du gouvernement est de garder les animaux euh, heureux et les empêcher de s'attaquer les uns les autres. Mais on s'entend qu'à la fin, on peut tous les tubes fassent bacon. Non, mais c'est pour vrai. Là. Non? Ouais, dit comme ça, euh, c'est un peu très... Moi, hein? Ben, c'est euh... ça. Donc, euh, les, euh, les fermiers n'étaient pas heureux. Ils trouvaient que c'était un gros fardeau que les, pays avaient... les autres pays n'avaient pas à... à suivre. À dealer avec, là. À dealer avec. Donc, ils ont dit que tout ce que les cochons veulent pour être heureux, c'est de l'espace. Mais le gouvernement n'est pas d'accord. Bon. Mais, ça, va mais ça va loin. Ça va loin. Un peu trop. Un petit peu loin. Un petit peu... Ouais. C'était mon cochon, tout. C'était mon limitation, de cochon. Ça, il faut que je t'en parle. Il faut que je t'en parle. Deux derniers faits, parce qu'ils sont trop intéressants pour les sauter, parce que tu sais qu'il n'y a pas de chronique le jeudi, c'est le lundi prochain, ça va être trop loin. Les Banzai Skydivers, ok? C'est des gens qui sautent à partir d'avions. Des Banzai, quoi? Des petits arbres qui sautent d'avions. Ouais, c'est ça, mais je comprenais pas. Non. Donc, c'est des gens qui sautent en parachute, mais ils ne sautent pas en parachute, ils sautent avec un parachute, ok? Donc, comme si c'était pas assez de sauter avec un parachute d'un avion, ces gens-là lancent... Tu me vois venir, lance le parachute de l'avion. Ça peut faire mal. Et ensuite, eux sautent et doivent aller trouver le parachute dans les airs oh, pour être capables de l'ouvrir avant la fin. C'est des fous malades mentales. Faut-il l'attacher? Faut-il? Mais non? Oh, non. Eux, ils lancent en premier. J'imagine qu'il y a un délai pour être un hey, petit peu plus safe. Une fraction de seconde? Oui. Un tiers de seconde, swing oh, comme, ouais. un, comme un canard. Un canard comme Un canard mouscodie. Il faut pas quelque chose de genre. Donc, ça s'appelle du Banzai Skydiving, comme je disais. Euh, non, ils non, espèrent l'attraper. Ce sport dangereux-là a été, bah, euh, comment dire, Euh, mise en vedette dans le livre des records Guinness. Euh, les éditeurs ont décidé de garder le record dans le livre parce que ça ils disaient, bon, c'est pas sécure, donc peut-être qu'on devrait l'enlever du livre pour pas euh, que les gens limitent, nanana. Mais les gens de Guinness World Records ont dit qu'un euh, record peut être dans le livre des records Guinness s'ils ne mettent en danger que la vie de la personne qui fait le record. Ben oui, puis en même temps, tous les records limitent euh, un certain danger. C'est ça, même si on a des cure-dents dans la bouche, euh, je me demandais si tu pourrais t'étouffer avec moi. Euh, donc c'est ça, ils ont décidé de garder parce que ça met en danger que la personne qui parachute. Ah. Bon. Et un dernier, savais-tu que les cheerleaders ou les pom-pom girls parce oui. que les français sont donc bons pour traduire les termes en français avec mmh. des mots en anglais tu sais. donc les pom-pom girls euh, ne font que 50$ par partie Ok, pour quelle équipe? J'imagine pour... Euh... En, général, à, NFL, en général, dans la NFL Dans la NFL? Parce que tu, sûrement que ton mythe à toi c'était bon, crime c'est super glamour, il doit ben, être super riche sortir avec plein de joueurs ben, de la NFL Non, non, non peut-être pas super riche là, mais plus que 50$ Ben non. non, ben non Euh, donc, euh, en moyenne, une cheerleader fait entre 50 et 75 dollars par partie. On pourrait dire, bon, au moins ils sortent avec des vedettes de la NFL tout le temps. Non, ouais, non, non parce qu'ils sont interdits. C'est interdit pour elles de socialiser avec les joueurs. Ah oui, ouais, ils peuvent faire un petit peu plus d'argent en participant à des apparitions en public euh, payées, mais ils doivent être approuvés. elles doivent être approuvées par leur euh, coordonnateur de la NFL. Euh, certaines cheerleaders euh, font une carrière, par contre, avec toute l'attention qu'ils reçoivent. Par exemple, les calendriers. Les... Les calendriers. Euh, Terry Hatcher, l'actrice qu'on connaît pour Beauté désespérée, euh, était cheerleader pour les San Francisco 49ers avant de sauter euh, à la télé avec des séries comme Lois Clark et autres. C'est super, hein? C'est super! 50 et 75$ par partie. C'est so, sûr qu'à un moment donné, tu commences à faire plusieurs parties par semaine, peut-être. Mais. Euh, en même pas temps, NFL, il n'y a pas tant de parties que ça. Nicolas chambre pourrait nous éclairer sur le nombre de parties exactes. Il est mais... pas là. Non, il est pas là. Le... Il est pas là. Le... Écoute, on l'appelle-tu? Est-ce qu'on l'appelle? Nicolas! Là, par téléphone? Voyons ou non? Ah, je pense que c'était comme euh... <rire> l'annonce, là. L'annonce des Nicolas! Non, non j'ai pas la voix assez forte ce matin, je pense. Moi non plus, écrit, mais j'avais pas tout ça hors micro. Moi, là, ouais. ça paraît même pas, chagrin. Non, non, ça paraît, ça paraît pas, pas tout, hein? Non, non. non <coughs> Attends, ça va Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou <coughs> Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine Maintenant, eh bien, j'ai de la belle visite. Salut Nicolas Pellerin. Allô, allô. Salut, salut, ça va? Ça va bien, toi? T'es en pleine oui. course aujourd'hui, hein? Oui, ça roule en masse. Ben ben oui. Le plus drôle, c'est qu'on jouait, on était à Barcelone en fait semaine. Ben c'est ça, j'ai entendu. J'ai ouais. vu sur ton Facebook il euh, y a deux heures. <rire> genre, t'étais à Barcelone où tu venais d'arriver, en tout cas. Oui, oui, c'est genre ça. hier, là. Oui, on est revenu hier soir. Hein. Qu'est-ce que j'étais été faire là? C'est cool. On est allé jouer? Ben, un, je show, doute, un show, là, on mais... est parti vendredi, on est revenu dimanche. OK, fait rien que, que pour comme un, un show. Bien que pour un show, le dimanche soir, pour un festival de cinéma. OK. C'est comme deux nuits blanches en trois jours. C'est un peu rough. Mais en même temps, c'est cool, on lance un disque, on vient en parler un peu partout, fait que ça fait bien plaisir. Oui, un très bel objet, avec euh, tes comparses de, de quand même depuis un bout, eux autres. Oui, ça fait deux ans que le, le projet existe, avec Les Simon Marion ici présent et Simon Lepage. Euh, Salut Simon! Six. Salut! <rire> Il n'est pas là, Simon Lepage? Non, c'est ça. Il, est encore, il, a manqué, il a manqué le vol. OK. Non, c'est pas non. vrai. Il, non, il, il, il dort un il, peu. Je pense qu'il dort. Ben, il est chanceux. <rire> ça. Donc aujourd'hui, c'était la grosse tournée des médias pour euh, se promener et parler de ce, ce, ce, cet album. Et puis, est-ce qu'il y a des spectacles qui s'en viennent avec ça, cet euh, album? Pas, pas dans le bout. C'est ça qui est, est, qu est un peu plate. Là. On joue un peu partout, sauf, bon, sauf, sauf dans aussi, ton coin. coin. Oui, c'est ça. Mais en, <rire> en même temps, euh, on a un site Internet avec toutes les dates. Quand il y a des dates qui se rajoutent, sont sur le site. Nicolas okay. Pellerin 100H.com. Euh, c'est euh, ça, les <rire> moyen d'avoir des dates. <rire> Excellent. Et puis euh, cet album-là, j'ai été voir un peu le document de presse, là, ben, le, petit, le, petit, le petit communiqué. Euh, vous avez été plus loin que l'autre, il paraît, là, avec cet album-là. Tu peux -tu me parler un peu de la création de cet album-là? Ben ouais, c'est... Euh, parce que quand on a fait le premier disque, là, ça faisait deux mois qu'on jouait ensemble. C'était okay. vraiment un projet nouveau. On voulait faire euh, traiter la musique traditionnelle autrement de ce qui se faisait. Fait que c'était comme un premier gève, le deux ans, mais là, deux ans plus tard, euh, 200 chauds plus tard, ben là, on est rodé, on est un band, on blend, on, là, là c'est comme plus clair, c'est plus défini où est-ce qu'on veut aller, tout ça. Fait que ça se sent aussi sur le disque avec les arrangements euh, plus. Euh, Plus fusion, dans, plus métissé ou plus, euh, je sais pas... Ça fait plus moderne, Plus original, ouais, plus moderne. Ouais, Donc, bien affaire... des compositions aussi. Puis dans l'approche euh, des grooves africaines euh, qu'on... Qu C'est ça, qu'on voulait... On, on veut mixer à patente un peu. C'est bon. Puis t'as travaillé où, dans quel coin? Moi, j'aime parce que, tu sais, moi, je viens du studio j'aime tout le temps ça. Savoir, est-ce que t'as fait ça dans ton bout? Euh, non, pas à Montréal, au studio du Chemin 4 à Joliette, okay. Okay. à NDP, Notre-Dame-des-Prairies, okay. avec euh, Ludovic Bonnier. Un gars vraiment hallucinant. Puis c'était l'ancien studio à Denis Fréchette qui a joué dans la Bottine. C'est ça je me disais. À Joliette, il y a quand même pas mal. Il y avait un, un bassin de, de, de, ouais. de, de Ben Trad ouais, de ce ouais, coin-là. Oui, il ouais, y en a beaucoup. Il ouais. y en a beaucoup. Encore aussi, comme Marion, il vient de Saint-Côme, lui, euh, d'une grosse famille de musiciens. Puis tout. Qui, euh, je vous laisse vous en. <rire> je, je, je, je le laisse vous en parler. <rire> ouais, C'est ça. C'est sûr que dans, dans ce coin-là, Joliette, il là, y a beaucoup de monde. On est encore. Euh... Il y a encore plein de parties, toutes les parties de famille dans, dans mon village. En ouais. tout cas, euh, à toutes les fins de semaine, il y a un prétexte pour faire un party. Tout le monde joue de la musique, ça chante, ça, ça danse, ça joue du violon. Euh, puis euh, tout le monde on est... Un, juste dans mon village, ma cousine est mariée avec euh, Michel Bordelot, qui était dans Bottine, un Charbonnier. Euh, mon, mon autre cousin est marié avec un autre violoniste qui joue aussi dans Bottine. Euh, c'est sûr que là toute la gang, on est d'une gang de musiciens professionnels. Donc, dans, dans le fond, on joue de la musique tout le temps, à 24 heures sur 24, qu'on <rire> qu soit en tournée, qu'on soit à la maison. Oh, ça que ça soit payé ou pas payé, ouais, pour vous sûr, autres, vous, payé, payé, vous le faites. Payé, on le fait tout le temps. <rire> c'est sûr que c'est une, une région qui, qui regorge de, de, de, de cette tradition-là. C'est bien ça. Puis, ben, ça me fait penser un peu à moi aussi, l'époque. Chez nous, ça, la grand-mère, à Saint-Étienne-des-Grès, <rire> c'était accordéon, ruine, babine, piano, oh, ouais, etc. Ouais. Bon, euh, je pense que c'est une belle tradition, c'est le fun que ça continue tout ça. Ouais. Euh, mais là, tu me dis, il n'y a pas trop de show en ce moment qui s'en vient ici. Non, ouais. euh, moi, j'aimerais ça entendre, mettons, les pièces. Euh, quelle pièce, qui vous, mettons, la pièce ton, sur ton album? C'est quoi que tu aimes le plus? Que j'aime le plus? Ton, ton coup de cœur. Euh... C'est comme si je te dirais, c'est qui ton bébé que tu aimes le plus? <rire> ouais, c'est difficile, ouais, hein? c'est difficile. Ben, Parce... euh... Trégate, petit grain d'or. Les deux premières là, j ai, j ai les aime bien gros. c'est bien représentatif, de, comme de l'album, puis de, de l'album, puis du show, puis tout. là. Fait peut-être. Okay. J'aimerais ça aller en écouter une parce que ben moi oui. j'ai eu été en contact avec l'album, je vais te le dire. Euh, genre euh, ce à matin. matin. Okay. Oui. Euh, j'aimerais ça aller écouter une pièce. Puis ouais. on revient euh, tout de suite après. Okay? On va aller écouter justement Trégate. Restez là, chers auditeurs. Ouais. Mm -hmm. Een gars een fille qui Se met tous les deux d'une extrême folie Elan En le, le mal est parvenu, qui les a fait mourir Où enterrerons-nous un couple si gentil Elan J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie J'aimerais c'est la belle qui m'aimera j'aimerais même que mon cœur aime j'aimerais la belle j'aimerais toute la vie j'aimerais c'est la belle qui m'aimera j'aimerais toute la vie Au beau milieu de la ville Et là, les Au beau milieu de la ville Sur la tombe de la fille On plantera une olive là Sur la tombe du garçon On plantera une vigne Sur la tombe du garçon On plantera une vigne Mais la vigne a tant poussé Qu'elle a recouvert la ville Et là J'aimerais La belle J'aimerais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 Première branche. On en fit trois navires, on les a mis sur l'Oire. Chargés de marchandises, il y en a un chargé d'or et l'autre d'argenterie. Dans l'autre, il n'y a rien. Et trois belles jeunes filles, il y en a une, c'est ma soeur et l'autre, c'est ma cousine. c'est ma soeur, et l'autre, c'est ma cousine. Et elle ne met rien, celle-là sera mamie a... J'aimerais la belle. J'aimerai toute la vie, j'aimerai, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerai mamie que mon cœur aime, j'aimerai la belle, j'aimerai toute la vie, j'aimerai, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerai toute la vie, la belle qui m'aime, j'aimerai la belle. j'aimerais. Trégate de son dernier album, Petit Crain d'or, euh, Nicolas Pellerin. Et euh, ses grands hurleurs, je dis les grands hurleurs, mais c'est ses grands hurleurs aussi. <rire> <Ben> oui, <ça rire> Donc, c'est ça, comme on parlait un peu hors d'onde, maintenant, l'électronique un peu s'est mêlé dans toute cette euh, belle aventure euh, ouais. trad. Parce que si on voulait, on est un trio, mais on voulait sonner, euh, sonner comme si on était neuf. Fait qu'on prend, prend le temps de placer les de placer plein d'effets. Fait qu'il y, y a un côté plus, plus électro, plus de traitement sonore, comme, euh, comme Simon l'expliquait avec sa guitare qui est qu comme un, un autre système d'amplification qui passe d'un ampli de guette électrique avec plein d'effets, plein de pédales. Le violon aussi qui est traité euh, par un ordinateur. C'est ça, c'est de trouver des textures nouvelles, de faire un, faire un trad un peu nouveau, respecter comme la source, tout ça, toute la patente. Euh, ouais, il ne faut pas comment, que ça, ça déforme pas tout. Là? Non, puis pas, pas déformer pour déformer. ça, c'est pas ça. Il faut donner t'sais. des ambiances. C'est ça, c'est ça. Amener ça ailleurs, faire des, des, des couleurs différentes, pas que ça aille l'air tout le temps de la même tonne. Parce que je peux comprendre le monde qui ne trippe pas de rade et qui dise, ouais mais c'est tout le temps pareil, du violon, puis qui tape du pied. tu sais Ça, je peux comprendre. Une veille de temps, des, le gars, il fait rien que je joue des rires. Un moment donné, ça vient tannant. Mais nous autres, on essaie de... de de faire des pièces bien uniques, tu sais, qu'il y a des, plein d'univers différents pendant le show pour faire une soirée euh, nuancée, dynamique. Mais comme tu as dit tantôt, tu, vous reveniez de Barcelone, un festival de film, c'est ça, de ouais. musique de ouais. film? Non, non, de film. Euh, c'est de le ouais. okay. court-métrage? Mais, mais justement, je trouve que ça peut donner de plus une ambiance film ou trame sonore quand tu mets des ambiances comme ça, ouais. avec euh, des, des, des strings électroniques ou ouais, ouais. des trucs comme ça, de, des délais, ça donne un, une grosse, un, une grandeur, je dirais, ouais. à votre mais son. Mais c'est ça, qu'on... c'est de même qu'on essaye de de la traiter aussi, notre musique, c'est qu'on on y va en tableau, euh, en bloc, en image, plutôt que juste en lignée des tunes de trois minutes, ça nous, ça nous tentait moins, tu sais. Ouais. C'est ça, prendre le temps de créer des mots comme un film, tu sais, il y a des tunes, à la limite, ça, ça pourrait vraiment bien se coller sur un film parce que c'est... C'est traité avec le même esprit. C'est arrangé en fonction, en fonction de ça. Ben en tout cas, je pense que ça fonctionne. Ouais, c'est bien le <rire> fun pour vous autres. On rappelle que l'autre album avait gagné à la disque en 2010. Ben ouais, le On va vous souhaiter que celle-là gagne aussi. Ben, merci. <rire> ça, c'est clair. Serait cool. <rire> Et puis, ben, euh, juste un euh, prochain show, juste pour que les gens le sachent, même si ce n'est pas dans le coin, ce serait quand C'est euh, Montréal, Club Soda, euh, samedi, okay. Grosse veillée pour jeunes musiciens du monde. Furnham le 25 novembre, Show bénéfice, euh, Belle affaire pour les écoles de la place. Alma le 18 novembre, ouais, avant ça. Sinon, on est, est, si si on est, on est sur le site partout, Internet. Ouais, là. Euh, les dates sont assez là. facile, nicolaspellerin.com. Yeah, Et puis marquez Nicolas Pellerin dans Google, vous allez le trouver tout, oh, Vous allez est tout ça, trouver ça, tout ce qui est premier en haut. Exactement. <rire> bien, merci beaucoup de votre visite. Et puis, ben, on vous rappelle que l'album est disponible partout, euh, aussi en version numérique, version disque, version euh, tous les temps toutes les ouais. versions possibles. <rire> merci Nicolas, on va, aller, on va se quitter avec la pièce La sieste euh, tout de suite et puis ben, on va se faire du bonheur avec ça. <rire> Excellente pièce, wow, j'adore la pièce sieste du nouvel album de Nicolas Pellerin, Petit Grain d'or. Wow! Ça marche au bout. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Euh, voici la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a, François-Olivier Marchand. Oh! Oui, c'est la chronique où je vous présente des solutions à vos problèmes de tous les jours. Oui! Et évidemment, si vous avez pas ces problèmes-là, ben, on vous les crée, hein? Ouais, euh, ouais. c'est un peu ça. On euh, crée des besoins. Problem number one, François. Vas-y, on a un vu. verre d'alcool, OK? Hein? Un verre d'alcool, un verre de liqueur, mettons, ouais. ou un verre de boisson gazeuse, okay. ou un verre d'eau. Mais le, la glace vient tout le temps diluer la saveur de ton alcool. Ça ouais. arrive, c'est tout le temps ouais. le cas. Des fois, c'est le but. Des fois, c'est le but en effet, mais des fois, c'est pas le but et là, c'est dommage dans ce temps-là. Donc, pourquoi ne pas acheter les Skybar Chill Cubes Ça vient sur un petit socle, c'est des cubes de. Euh, Est-ce que c'est en, euh, est en métal, en métal solide Tu tiens ça, tu gardes ça dans le congélateur jusqu'à temps que tu sois prêt à l'utiliser. Tu les mets dans ton verre, ça euh, refroidit en quelques secondes, et ça peut être réutilisé encore et encore et encore. Ça coûte 40 la paire. C'est quoi C'est des blocs de métal qui viennent sur un petit sac de plastique tu peux les mettre dans le congélateur okay. quand t'es prêt tu le sors tu mets ton cube dans ton verre ça tient au froid et ça s'active euh, ça, ça en quelques secondes ah. pas pire quand ah, moi j'en veux en ah. euh, deuxième sujet C'est les câbles sur ton bureau, OK? Donc, t'as des, des câbles tout le temps, t'as des... Des, des, des, des câbles USB. Oh oui, des câbles. Okay. As tout le temps des fils USB, des affaires, je sais pas, n'importe quoi. Et t'as aussi une tablette, par exemple, je sais pas, un, un iPad ou, tu sais, quelque chose qui ressemble à ça. Juste un, un ordinateur de tablette, OK? Mm -hmm. Et tu veux pouvoir euh, cacher des fils. Donc, c'est un genre de morceau de plastique qui a une petite ouverture dedans. Tu peux placer tes fils à l'intérieur. Et là, il y a un angle après ça. Et ton iPad va dessus ou ton autre tablette comme ça. C'est comme un genre de socle pour ton iPad. Oh. Mais pour l'instant, c'est un projet Kickstarter. Donc, tu euh, sais, on demande de l'argent, puis après si ouais, ouais, on ça. atteint le but. si y a assez d'argent, Tout le monde a mis son dépôt, etc., etc. <rire> Donc, présentement, c'est 25 pour euh, précommander, mais ça, ça a pas l'air de le lever bien, bien. Il reste comme euh, deux semaines puis euh, il reste tout plein d'argent à ramasser sur les 27 500 euh, dollars. Sur les 27 500 euh, qu'il faut pour euh, faire ça, il y en avait 330 en date de l'article. Donc, ça ne monte pas du tout. Non. Du tout, du tout, du tout. Euh, mais quand même, ça n'a pas l'air si cher que ça pour un, pour un produit comme celui-là. Et euh, vu que ça a été popularisé sur Internet, ça ne me surprendrait pas qu'une compagnie vienne et vole l'idée. Ce qui est un petit peu le, le, la chose dommage par rapport à Kickstarter. Ouais. C'est que tu sors ton idée dans ouais, le. Ouais, non, mais que si tu as l'argent, toi, ouais. tu peux le faire et puis. C'est ça. Mais en même temps, le crédit ne reviendra pas. Il ne reviendra pas au créateur de l'idée qui a posté ça pour la première fois. Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Ok, un autre problème maintenant, euh, François-Olivier Marchand. Tu veux cacher des affaires okay, dans tes poches, mais tu ne veux pas que ce soit comme euh, à l'extérieur et facile à peut-être, mettons, voler, peut-être un portefeuille, je ne sais pas trop quoi, peut-être ton passeport. Tu veux cacher ouais. ça. Tout soit caché. <rire> des sous-vêtements avec des poches. D'autres poches que celles qu'il y a déjà dedans. <rire> On s'entend. Des poches sur les côtés, d'accord Donc euh, Non ouais. mais pourquoi pas Tu pourrais mettre ouais, ton euh, ouais. C'est pas si pire Disponible en quatre couleurs euh, Bleu, euh, noir, gris et vert En quatre grandeurs Pour euh, 30$ C'est quand même pas si pire là, Pour des sous-vêtements oui. Qui sont quand même longs Et qui ont l'air euh, semi confortable Avec des boutons en avant et tout et C'est joli, joli. Oui. Euh, Bubble Shield Bag Tiens un sac Pour tenir votre téléphone euh, Garder votre téléphone au sec Donc c'est vraiment Une poche Un genre de Ziploc Avec un, un trou sur le côté, donc tu peux mettre après ton porte-clés ou n'importe quoi après, après ton sac à dos, mettons, tu sais, avec un mousqueton ou quelque chose de genre. Donc ça ressemble vraiment à un sac diploque quand tu le regardes. Euh, c'est coté selon les spécifications Waterproofing IPX5, ce qui veut dire que c'est protégé contre les grands jets d'eau à des angles. Il y a un paquet de spécifications pour ça, c'est vraiment très très bien protégé. Donc euh, protection qui a de l'allure, c'est 20$ pour un sac de 5. Et peut-être que ça pourrait aussi être un bon sac pour un sandwich, si tu veux amener ça et quoi le faire <tu vas> mouiller. <rire> tu veux pas, ouais, c ça, c'est Bah c'est pas bon un sandwich mouillé, n'est-ce pas François? Ah ça c'est vrai, Mathieu. Ça c'est vrai que c'est pas bon. Ça. Vrai que tu es d'accord avec moi, François. Oui. Euh, parlons du snapcase maintenant. Qui fait que votre téléphone va avoir l'air d'un appareil photo? Hein? Parce que tu sais, on prend toutes nos photos avec euh, notre téléphone cellulaire, mais on a l'air d'utiliser un téléphone cellulaire, tu Non ouais, mais c'est correct en même temps. Non. non? Ben non! C'est un problème de la vie. Ah ok, ben oui, c'est vrai. Ouais, Il ah, ah, sait que j'ai la tête, moi, Mathieu. Tu comprends ce que je veux dire, mais. Je suis un peu endormi encore, désolé. Donc, le Snapcase, ça vient de la compagnie euh, BitPlay. <rire> voilà. Et euh, vous pouvez le faire fonctionner avec un iPhone 4 ou un iPhone 4S. On s'entend que c'est visiblement pas mal la même chose à l'extérieur. Euh, donc, les prix et les disponibilités sont pas encore euh, sortis, mais ça va avoir l'air vraiment d'un vrai appareil photo. Tu peux voir la photo. Mmh. Tu as l'air d'avoir un objectif en avant. Tu as l'air d'avoir tous les, les boutons en ouais, mais... bonne place. Puis... Ouais ouais. Ah, c'est sûr que, écoute, quand tu as ce problème-là, c'est sûr que ça doit améliorer <rire> ta qualité de photo, en plus. Ou, ou sinon, ça te crée des besoins. C'est ça. Ah, oh, oui. C'est ça. ça. Non, oui, ben, oui. Oui. Euh, tiens, tes écouteurs sont tant mêlés, ça, ça, ça c'est vrai. Oh. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Ça, là. Le... On en parle souvent dans le chronique, c'est un des problèmes les plus récurrents de la vie. Ah, c'est pour ça, le... ouais, ça, ça là. Ça, c'est le quand Pourquoi il faut se battre avec ces fils? Ça, là. Ouais. Puis bon. c'est tellement long, le fil, là. C'est long, des, des centimètres et des centimètres de mon être. Euh, donc, Space Invaders, earphone holder, c'est vraiment comme les petites euh, bestioles de Space Invaders, là, comme sur mon chandelier. hier. Là. C'est ouais. mon chandail avec Space Invaders. Donc, euh, Space Invaders, c'est vraiment ça. C'est dans le fond, euh, le petit bonhomme. Okay? C'est vraiment cute. C'est vraiment très, très cute. T'enroules tes écouteurs autour de ses pattes. Okay? Okay. Et après ça, les écouteurs... Euh, ben, en fait, je pense qu'il faut que tu commences par les écouteurs. Là. Et euh, ça, ça, ça fait ses yeux. Tu plies les écouteurs dans ses yeux. Et après ça, t'enroules autour de ses pattes. Et là, après ça, t'as un, un petit... Dans, à l'intérieur de son bras, en haut, il y a des bras. Tu peux venir snapper la fin de ton écouteur, celui qui va dans la prise. Mm -hmm. Donc vraiment, ça fait un petit bundle. Joy. Oh, c'est peux pas. C'est une très bonne idée, je trouve. Euh, seulement 5$49 pour euh, empêcher vos fils de se mêler avec Space chat. Mais non. Euh, ensuite, ensuite, ensuite. Euh, on va y aller avec euh, deux petits derniers. Là. Le temps passe très très vite. Un bureau portatif avec un pavé tactile intégré. « La charge dégagée par votre ordinateur portable menace de vous retirer les fémurs, demande l'article. »« qui a une solution. Il s'agit d'un mini-bureau que vous déposez sur vos cuisses et que, qui isole celle-ci de la charge dégagée par votre portable. »« Mais c'est pas tout. Le LabDesk est antidérapant. »« Et c'est toujours pas ça. »« Autre fonction amusante, pavé tactile de 5 pouces de diagonale rétractable qui se connecte sans fil à votre portable par la voie d'un émetteur-récepteur branché par USB. »« Donc genre de fonction qui va être utile si vous détestez le pavé tactile de votre portable et que vous voulez l'avoir plus à un niveau plus bas. »« Donc vraiment, c'est un pavé tactile, le, le truc quand tu mets ton portable dessus le reste devient un pavé c'est cool. Très, cool très cool comment ça vaut ça? 80$ oh. chez Tingy bon mmh. de oui ben oui pour des gadgets comme ça avec oh. des, plein, plein d'affaires des pilules au café des boissons euh, boissons pour se tenir réveillés moi c'est surtout ce que je trouve cool sur ce site là mais il y a plein de gadgets vraiment euh, le fun et pour faire rire les gens et, euh, et voilà et euh, un dernier tiens, un tricycle pour adultes François Ouais, euh, on nous dit ici euh, euh, que vous, aimez peut vous avez peut-être aimé les big wheels dans le temps, les big wheels Tu sais, les petits big wheels Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, ça dit ici, les frères Parker, très de moteurs au talent extraordinaire, ont bricolé un, un tricycle Green Machine pour adultes doté d'un moteur Harley-Davidson de 60 chevaux. Dont vous allez pouvoir atteindre des vitesses de l'ordre de 90 km/h. Ouais, j'avais vu ça. T'as vu ouais. C'est joli. Euh, très peu de détails pour l'instant, euh, sauf le prix 75 000 Ah non, c'est ça, c'est... Ça doit être le seul en plus, c'est le seul? Je, je sais pas, j'imagine, mais en tout cas... Est-ce que t'aimerais aimer... ça faire du tricycle, t'aurais pas l'air stupide du tout? Ben non. Ben non. Ben non. Ben Surtout non. ici, tu sais, où tu peux en faire peut-être un, un, deux mois par année. <rire> encore là, tu peux même pas le plaquer sur la rue. Non. Donc, il euh, faut que t'ailles un chien ou... Mm. Et ça, ça, ça, ça devient cher! Ouais, ça devient cher. Euh, voilà pour la colique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a!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 Mais aujourd'hui, j'ai amené un livre que j'avais déjà amené avant et que j'ai déjà amené plusieurs fois. Plusieurs fois. Ben, ça faisait longtemps. On était dû... Dus... C'est un petit livre de chevet que, que tu gardes toujours près de toi. Toujours près de moi. Oh, oui, c'est trop le fun. Et on était dû dus pour quelques articles de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Aujourd'hui, je le sentais bien. Et aujourd'hui, euh, bon, euh, je me rappelle plus où est-ce qu'on était rendus, là Les dernières <rire> fois qu'on en parlait, on pourrait parler du pouvoir des chiffres. Dis-moi ce qui te tente dans le Ben, fond, je ne le sais pas. Là, sexualité des punaises de lit. Ah oh oui, donc, ça, c'est bon, ça cru. part très bien. OK. Et donc, euh, je me rappelle en plus que c'est un article intéressant. Euh, « De toutes les formes de sexualité animale, celle des punaises de lit euh, est la plus stupéfiante. Nulle imagination humaine n'égale une telle perversion, mon cher <rire> Danny. Euh, » Oui, euh, première particularité, le priapisme. Et donc, la punaise des lits copule énormément. Certains individus ont plus de 200 rapports par jour. Hein? 200 rapports sexuels par jour. Si t'avais ça dans une journée, mon cher Daniel. Je serais heureux, mais épuisé. Ah, la dîne te chaufferait. <rire> Et donc, le un des mots préférés à Charles André, vous avez remarqué, cher auditeur, cette année, le mot digne. J'essaie de le pluguer au moins une, une fois. Au moins par... une fois par midi. Oui, c'est nécessaire pour <rire> notre morale. Donc, seconde particularité pas de, de madine là mais okay, des punaises, punaises de, de lit des là. punaises de lit ouais l'homosexualité et la bestialité en effet les punaises de, de, de lit ont du mal à distinguer leurs congénères et parmi ces <rire> congénères elles éprouvent encore plus de difficultés à reconnaître les mâles des femelles 50% de leurs rapports sont homosexuels donc il euh, n'y a pas vraiment de distinction là euh, 20% se... finalement ils prennent l'affaire la plus euh, proche des autres ben oui exact pissing 20% se produisent avec des Animaux étrangers, ah. donc avec une fourmi ou peu importe là, ou des fois avec une graine, un grain de sable, ouais, n'importe quoi, n'importe quoi. Et donc euh, 30% enfin s'effectuent avec des femelles. Donc alors euh, donc 50% de leurs rapports sont homosexuels, 20% avec euh, n'importe quoi. Donc, seulement 30 des rapports sont, sont effectifs. C'est quand même assez... Euh, donc, ils ont 80 de rapports qui... 70. 70, pardon, ouais, qui sont complètement... Euh, C'est ça, je dirais, pas fertile Au contraire, euh, stérile euh, stérile oui, tout à fait. Et donc, euh, troisième particularité, le pénis perforateur. Oh! Les punis... Les punis... Les, puni les punis de lit. <rire> Vous êtes euh, bien sûr à la dîne de... Con euh, Au dîner de con. Oui, exactement. Euh... Et donc, le pénis perforateur, les punaises de lit sont équipées d'un long sexe à cornes pointues. Au moyen de cet outil semblable à une seringue, les mâles percent les carapaces et injectent leurs semences n'importe où euh, dans la, la tête, le ventre, <rire> les pattes, le dos et même le cœur de leur dame. C'est génial. Hein? Euh, oui, hein? Injecter son sperme dans le cœur d'une femme, c'est pas <rire> éthique, ça, mon cher Tu l'as de ton bord après, c'est hey, sûr. C'est malade. Euh, L'opération n'affecte guère la santé des femelles, mais comment tomber enceinte dans ces conditions, d'où la quatrième particularité la vierge enceinte. Euh, de l'extérieur, son vagin paraît intact et pourtant, <rire> elle a reçu un coup de pénis dans le dos. <rire> Comment les spermatozoïdes mâles font-ils alors pour survivre dans le sang? En fait, la plupart seront détruits par le système immunitaire tel de vulgaires microbes étrangers. Et donc, pour multiplier les chances qu'une centaine de ces gamètes mâles arrivent à la destination, la quantité de sperme lâché est phénoménale. À titre de comparaison, si les Mâles punaises étaient dotés d'une taille humaine et ils, expédi ils expédieraient 30 litres de sperme à wow. chaque éjaculation. Puis 300 fois dans la journée. Ouais. Deux fois, 200 fois dans la journée. 200 fois dans journée, 30 litres de la chotte. là. Ça peut te vider un homme. 6000 litres de sperme <rire> par jour. Ça vide un homme. Hey, ça, ça fait de la dèche. <rire> Une piscine. Eh hey, oui, alors, sur cette multitude, un tout petit nombre de spermatozoïdes survivront seulement. Cachés dans les recoins des artères, planqués dans les veines, ils attendront leur heure. La femelle passe l'hiver squattée par ses locataires clandestins et c'est au printemps, guidé par l'instinct, que tous les spermatozoïdes de la tête, des pattes et du ventre se rejoignent autour des ovaires, les transpercent et s'y enfoncent. Et donc, la suite du cycle se poursuivra sans problème aucun. Et, et puis, Charles-André va continuer avec ses belles histoires de punaises de lit et de sexe. Oui, euh, tout à fait. Alors, je rappelle que je lisais un article de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber qui traitait de la sexualité des punaises de lit. C'est <rire> magnifique. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je sais que ça peut avoir l'air surprenant, là, dit même, mais pour vrai, euh, we have a bitch in time right now. <rire> euh, <rire> Vas-y. Cinquième particularité de la sexualité des punaises de lit, Les femelles au sexe multiple. À force de se faire perforer n'importe où par des mâles indélicats, les femelles punaises se retrouvent couvertes de cicatrices dessinant des fentes brunes cernées d'une zone claire semblable à des cibles. On peut ainsi savoir précisément combien la femelle a connu d'accouplement. La nature a encouragé des coquineries en engendrant d'étranges adaptations. Génération après génération, des mutations ont abouti à l'incroyable. « Les filles punaises se sont mises à naître nanties de ces cibles brunes, auréolées de clair sur leur dos. À chaque tâche correspond un réceptacle, c'est-à-dire sexe succursal, directement relié au sexe principal. <rire> Cette particularité existe actuellement à tous les échelons de son développement. Pas de cicatrices, quelques cicatrices réceptacles, euh, réc réceptacle, dis-je, à <rire> la naissance. » Véritable vagin secondaire dans le dos. Et donc, euh, <rire> et, et, et, ils peuvent développer là, de multiples vagins, là, comme ça, je veux dire, c'est extra magnifique. extraordinaire, <rire> extraordinaire. <rire> sixième particularité. Euh, ben, un peu comme dirait l'article du, du Zone Campus, oser le clitoris. Là. <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, sixième particularité, l'autococufiage. Oh Que se passe-t-il lorsqu'un mâle est perforé par un autre mâle Le sperme survit et fonce comme à son habitude vers la région des ovaires. N'en trouvant pas, il déferle sur les canaux différents de son hôte et se mêle à ses spermatozoïdes autochtones. <rire> Donc, tu peux euh, mettre enceinte pas avec ta semence. Avec la semence de l'autre, c'est fou, Red. <rire> ben, que tu t'es fait enculer par. Là. Ben là, peut-être dans le dos, dans le crâne, dans l'épaule, n'importe où. <rire> Résultat, lorsque le mâle passif percera, lui, une dame et lui injectera ses propres spermatozoïdes, mais aussi ceux du mâle avec lequel il aura entretenu des rapports euh, homosexuels, <rire> elle peut être fécondée par n'importe lequel des deux. Et donc, on poursuit avec la septième particularité, l'hermaphrodisme. Ah. La nature n'en finit pas d'effectuer des expériences, des expériences étranges sur, ces, sur cet insecte. Et donc, les mâles punaises ont eux aussi muté. En Afrique vit la punaise Afrocymex constrictus dont les mâles naissent avec de petits vagins secondaires sur le dos. Ceux-ci, <rire> cependant, ne sont pas féconds. Il semble qu'ils soient là à titre décoratif ou encore pour encourager les rapports homosexuels. Huitième particularité, le sexe canon qui tire à distance. Certaines espèces de punaises tropicales, les anthrochorides scolopéliennes, en sont pourvues. Et le canal spermatique forme un gros tube épais roulé en colimaçon dans lequel le liquide séminal est comprimé. Le sperme est ensuite propulsé à grande vitesse par des muscles spéciaux qui l'expulsent hors du corps. Ainsi, lorsque le, le mâle aperçoit une femelle à quelques centimètres de lui, il vise de son pénis les cibles vagins <rire> dans le dos de la demoiselle. Le fend les airs, la puissance de ses tirs est telle que le sperme parvient parfois à transpercer la carapace plus fine en certains endroits. Alors, euh, mettons là, tu vois une fille, hop, elle de mon goût, comme faux et je t'attends. Tu viens de la. de la. de la, la fécondée. Est enceinte de toi là, tu, y as, tiré, tu y as tiré ton sperme. Ton sperme dessus, là, tel un boule, <rire> un boulet de canon. <rire> canon. <rire> Merci Charles-André Lambert Ça pour cet, euh, cet article superbe et magnifique. Il va falloir qu'on. Qu'on le relise une fois de temps en temps pour s'en rappeler. Ah oui, puis même, je veux dire, le livre au complet, « l'encyclopédie du savoir relatif et absolu » est bourré de choses fascinantes comme celle-là. Et euh, Bernard Weber, comme ça, brièvement, il faut savoir, euh, bon, qu'il est né le 18 septembre 61 à Toulouse, que c'est un écrivain français de science-fiction Euh, connu notamment, entre autres, pour sa trilogie des fourmis et ses nombreux romans à succès. Son œuvre fait se rencontrer notamment les domaines de la science-fiction, mythologie, spiritualité, philosophie, biologie et futurologie, comme on a pu le oui, constater. C'est magnifique. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Ça, t'as non seulement la stache, t'as tout euh, l'ensemble, le stash pack euh, Ouais, j'ai la beard, puis <rire> j'ai le poil de chess. <rire> en plus, on est frères de poêle de chess. Oh, yeah. <rire> hein, vous avez ça, vous autres, les deux? Moi, j'ai pas tant. Pas, ah, pas, pas. Oh, je suis sûr que oui. Non, mais il, il, ça le rend, Ah, ah. Okay. stable aussi. Ah ouais, Ma réputation depuis hier, hein, vous avez créé tellement un personnage autour de moi avec mon euh, swing queen. Ah ouais, Mathieu, c'est béton. Ah ouais. Celle-là, je l'aime cette partie-là. Mais la partie de chest, euh, non, pas sûr, pas sûr. Euh, Donc Simon Fitzby avec son stash pack. Le voici avec sa chronique phénomène. <rire> Maître d'orchestre à l'œuvre en ce moment. Ouais, Qu'est-ce que je fasse pendant cette table-là Tellement lancé. <rire> C'est ça, exactement. Donc Stash pack, je sais pas si comme quack euh, pack, le quack pack, l'émission euh, avec les canards. Là, ah oui, je me rappelle. Il, Il appelait ça quack en vrac en français. Wow, je sais pas ouais. si Stash en vrac, ce serait pas mal dans la traduction hein, pour le quack pack. Ouais. Pas fou, pas fou, pas fou, pas fou. Donc c'est mon feedback qui nous parle des MP3 cette semaine. Ah, c'est pas grave si tu comprends pas la référence. C'est des dessins animés pour enfants, on sait que t'es pas dans ce genre-là. T'as jamais été un enfant. Écoute. Il est né à cette guerre-là. C'est comme les petits chiens. C'est comme ça. Non, mais quackpacks, moi, ça me dit rien du tout. Bon. Est-ce qu'on passe au sujet des MP3 aujourd'hui? Un sujet quand même complexe, hein? T'as découvert? Ouais, quand même assez compliqué à résumer. Je vais faire mon possible. Et donc, messieurs, bonjour, messieurs. Bonjour. L'informatique et les Internet nous ont offert plusieurs innovations technologiques euh, ou euh, d'autres inventions magiques, tout simplement. Parce la magie, tout simplement. Oui, le commun et mortels ne comprennent pas tout ce qui se passe. Euh, des moyens de se rejoindre, entre autres, comme la chat, le téléphone IP des moyens de se divertir avec euh, des photos de fails ou euh, les YouTube. <rire> euh, N'oublions pas l'essentiel de l'Internet l'information et le savoir qu'on peut y recueillir. Et les fans tout nus. Ouais. Je pense que les, ch <rire> les chats sont aussi une catégorie à part entière. Donc, t'as oui. les chats, t'as les chattes. Effectivement. <rire> oui, Et oui, t'as oui. Uh, YouTube. Les, les chats, euh, l'Internet, c'est des tubes avec des chats dedans. C'est ça. Faut pas oublier. Les gambades. <rire> Mais n'oublions pas aussi donc, euh, que malgré toutes ces, ces belles innovations que nous a Internet, euh, autres euh, que tous ces euh, goodies et bonus que sont les femmes tout nues et l'information, eh bien, c'est la chance de découvrir des millions d'artistes et, plutôt, et euh, leur musique grâce à la plus grande innovation informatique depuis la souris, le MP3. Depuis, depuis la, la souris, souris? Depuis la souris, hein? Doigt, tu dois, tu passer une bière. Ah, toi, toi, les petits doigts, c'est pas assez. Faut une bière. De bonne ah, bière. On n'a pas en doigt. même temps. Ah, c'est quand tu dis quelque chose en même temps, ah. tu fais un vœu, je pense. Avec un œuf de poulet, C'est bon, ça. C'est une bonne idée. C'est pas pire. De bonne façon, on a bien gratis. Ouais, c'est ça. À <rire> Mathieu, Mathieu m'en a trois. Ouais, ouais. <rire> Quand même. Le concept, donc, de compression musicale vient d'un principe très simple nommé euh, le masquage auditif, qui représente les limites de l'audition humaine, alors qu'un euh, qu son peut en masquer complètement un autre de plus basse fréquence. Et là, je pas là-dedans parce que c'est encore plus compliqué que... Bon. Il y a des oreilles fines qui peuvent remarquer certaines différences ouais. dans certains bit rate de MP3. Oui, exactement. Mais habituellement, euh, l'oreille humaine est quand même assez faible de ce ouais. côté-là. C'est un phénomène en fait qui a été découvert en 1894 par Alfred Marshall Mayer qui fut observé avec l'invention de la radio au 20e siècle. Parce que tu sais la fréquence de la radio est moins bonne, mm -hmm. la qualité du son, donc on entend moins de son. Et dès la fin des années 1970, plusieurs chercheurs ont travaillé afin de créer de nouveaux procédés d'encodage musical. Autre que le vinyle, bien sûr, et le ruban magnétique. Le ruban magnétique était le meilleur média possible à l'époque, qui pourrait enrayer donc, ce phénomène de masquage et du même coup, contourner la limitation de l'oreille humaine. Déjà, à l'époque, on arrivait à créer des fichiers qui encodaient de la voix avec plus ou moins de succès. Faut dire que ça devait être des fichiers quand même assez lourds parce que bon, ils ont dit qu'il y avait juste des petites lumières puis des sacs qui ça. tournaient. C'était pas, euh, pas ça, des. Je pas grand-chose. Non, exactement. Ça allait pas vite. Le MPEG 1, 2 audio layer 3 ou donc, MP3 C'est deux choses différentes. MPEG 1, layer 3 et le MPEG 2, layer ouais, 3. Oui, mais c'est que c'est. C'est deux les MP3. Donc, c'est une façon de le présenter en vrac. Là, ouais. Je sais qu'il y, qu y a deux qu formes. Comme des hein. Oui, comme des couacs. Des quarts. Le groupe de musique a cappella? Des, des à quarks. Des quarks. Quark. quark. quark. quark. De, ça, c'est le ciel de... Non, quark, quark. c'est des qu molécules encore plus petites que l'atome. Ah! Mais ça, euh, je peux pas vous en parler tant que ça. j'ai pas fini de lire le livre les de les C'est -ce ça des acariens? <rire> c'est plus petit qu'un acariens. <rire> Tais-toi, c'est comme un jeu de moi avec tes oreillers. <rire> Tais-toi. Ou oh. il y a des acariens, sur. là. Et donc, oui, <coughs> le MP3 n'existe donc pas depuis très longtemps, contrairement à ce qu'on pouvait croire. C'est pas, pas né avec euh, Napster. Avec euh, Napster et avec l'Internet. C'est un, un petit peu avant Napster, par okay. contre. En effet, euh, ce type de codage numérique euh, de la musique a été mis en place entre 1987 et 1994 dans le cadre du projet Digital Audio Broadcasting, qui a été lancé par la Deutsche Luft- und Raumfahrt. Bravo. Oui, financé par l'Union européenne, qui a né sous le nom du projet EU-147. Et euh, le tout premier... Excuse-moi, euh, c'était juste, euh, oui? juste deux secondes après. c'est ça Oui, c'est bon. Ben, le bien. tout premier MP3 avoir été créé, en fait, c'est une pièce de Susan Vega, euh, choisie pour sa simplicité, bien sûr. Hey, Est-ce que c'est ça qu'on allait entendre? Genre, ouais. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming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 I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking it was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me because she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has got Wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. Je l'adore Suzanne Vega. Je ne la connais pas vraiment. Ah, non, non plus, je ne connaissais son, ça... pas tant que ça. C'était son grand succès, probablement le plus populaire, Tom's Denner, qui a été repris à maintes et main de sauce. On et connaît ça... la mélodie, en tout Oui, on l'a ta... tous déjà entendu ça quelque part. Et c'est dans le cadre, bien sûr, d'Assemblage Rocky, dans le cadre de la chronique Phénomène, avec moi, Simon Fitzbé, et les deux animateurs, Mathieu Plante et françois olivier Marchand. Merci, ah Simon Fitzbé. Wow, wow, une table dit. et des machines. Oui. Tout, tout ça, et des dans Et, mais bref, euh, pour vous rappeler, donc, euh, parce qu'on en parlait avant de présenter la pièce, ça a été le premier MP3 qui a été créé dans ce projet EU-147. En fait, euh, c'était un projet de, de, de doctoral en fait, euh, d'un étudiant en ingénierie. Et euh, il a entendu la pièce Tom's Tom à la radio. Et il s'est dit que c'est une pièce tellement simple, comme elle est à cappella, et eh bien ça va aller mieux pour être capable de, justement de, de de Ça va être moins pesant. Moins pesant, moins gros, parce qu'à l'époque, les ordinateurs 187 qui ont commencé, c'était... C'était un Mac, euh, Macintosh 1, là, avec un disque dur de 14 euh, MB, mm -hmm. et euh, eh. pas de speaker, en <rire> plus. Donc, euh, c'est quand même assez compliqué. Et euh, il est bien évident que ce nouveau format numérique a éveillé la curiosité des gens, et dès 1994, lorsque le premier encodeur a vu le jour sous le nom de E3 Inc. Ou I3 Inc, plutôt. Ça ce que c'est lui aussi qui... Euh, c'est le même projet de recherche okay. ouais, qui, qui ont sorti ça. Euh, et donc, les gens ont commencé à télécharger cette nouvelle curiosité et encoder des MP3 ou à télécharger des MP3 encodés. Euh, par contre, il ne s'appelait pas encore MP3. En fait, le nom a été trouvé en 1995 par l'équipe qui a travaillé à sa création encore. Et euh, avant cela, le fichier était simplement euh, identifié par point .bit. Point .bit. Ouais, ouais, Envoie-moi nom une bit. Ouais, ouais, genre, c'est quand même assez... <rire> euh... On dit ça encore aujourd'hui, mais ce n'est pas mmh. le même... Ouais, ce n'est pas le même... Euh... Pas la même signification. Euh, sa popularité donc, a grandement augmenté en 1997 grâce à un tout nouveau programme qui a aidé le format compressé à devenir de plus en plus populaire, Winamp! It really cakes sortes, de la Non, quand oui, tu ouvrais Winamp dans oui, le temps? Oui, oui, oui, oui, je me rappelle. Ça botte le cul de tous les lamas. Ouais, C'est le premier MP3 que tu téléchargeais. C'est le, stock, hein, le, le Quand tu ouvrais Winamp, tu téléchargeais, c'était ça que tu as dit? Non, ouais. Et donc, rapidement, l'Internet a servi à de courroie de transmission, bien sûr, au MP3. Euh, malgré le fait que les disques durs d'ordinateur euh, et la vitesse de transfert étaient encore limitées, les MP3 étaient très populaires malgré leur encodage assez réduit, généralement 96 kb ça ou 128. Ça. Ouais, c'est ça, ça, ça n'est pas fort euh, dans ce temps-là. En 1998, le site mp3.com a vu le jour et offrait des fichiers gratuits de groupes indépendants. Euh, et le premier lecteur mp3, les premiers lecteurs mp3 sont arrivés sur le marché en 1998. Des euh, grosses affaires sans aucune place ouais. pour mettre bien des chansons. Des grosses affaires qui avaient une mémoire flash, ouais. et qui avait à peu près euh, entre 30 euh, mb et 100 mb. 100 mb, c'est si tu payais euh, 3 ou 4 cents. La totale. Mmh. Oui, oh, c'était incroyable. Et c'est ensuite que les programmes d'échange pair à pair ont, mis, ont pris le contrôle, oui, de l'échange du MP3 en 1999 avec le lancement de Napster. il y a et des gens, mais. Ça a été ça... révolutionnaire, hein, ouais, ça, crois, sérieusement. Ouais. Et puis, euh, je me rappelle d'avoir utilisé Napster, là, qui ne se rappelle non, pas d'avoir utilisé ça? et je l'ai allègrement et je m'en gêne <rire> pas. Non, non, c'est ça. Il y a plein de jeunes maintenant qui savent même pas c'est quoi Napster. Ils ouais, voient encore tel... Napster au magasin sur les petites cartes ouais, cadeaux. Ils se disent Crime Napster, c'est quoi ça ouais. J'avais présenté, m'emmené une image pendant un concours, pendant le carnaval, et personne n'avait reconnu Napster. Hein, ah, vais. le logo Oui, François Olivier était là. Ouais, donc. Et personne n'a reconnu le logo, personne ne savait c'était quoi. Alors. Donc, vous imaginez comment on est privilégié. On est une génération de petits groupes qui a connu ça. Ben oui, c'est ça, ça. Et qu'on l'a utilisé d'ailleurs, et ça allait très bien. Tu pouvais même trouver des groupes régionaux oui, il y a plein de trucs. Les gens mettaient leurs affaires sur Internet parce que euh, malgré que le transfert de MP3 allait à l'encontre de la loi sur les, les droits d'auteur de plusieurs pays, les gens ont vite pris goût à se procurer de la musique gratuitement et à également offrir des fichiers qu'ils avaient eux-mêmes pris sur des CD et qui rendaient tous sur Internet classique wow. de Metallica ah ouais le matin ça fait du bien Oui, c'est euh, bien sûr euh, on, parce qu'on parle du MP3 et de Napster dans le cadre de phénomène dans le cadre d'assemblage requis dans le cadre de porte dans le cadre de porte François Louis <rire> <à Olivier> Marchand <rire> Mathieu Plan François Landry s'il veut parler il est là oh je suis là là François hey! oh, oh! Landry Magie. Et donc, euh, bien sûr, cette pièce-là « I Disappear » était une pièce qui apparaissait sur la trame sonore de Mission Impossible 2. Encore un excellent film dont nous nous rappelons tous. <rire> un classique instantané. Oui, oui. Mais euh, quand même, donc, euh, c'est une pièce qui s'est retrouvée en démo sur Napster et euh, malheureusement, donc, le fun n'a pas vraiment duré puisque les gros bonnets les maisons de disques, le batteur, le Metallica et Dr. Dre se sont rendus compte que plusieurs milliers dmp 3 étaient échangés chaque jour sur Internet. Ils n'ont pas trouvé ça le fun. Ben non. En fait, c'était près de 26,4 millions de personnes qui Ils le service gratuit de Napster. Ça, c'était au plus haut en février 2001. Euh, ils ont euh, donc décidé de faire la seule chose conséquente qu'ils pouvaient faire aux États-Unis, c'est-à-dire poursuivre Sean Fanning, le créateur de programme, afin de faire fermer Napster. Euh, C'est ce qui est arrivé à la fin de l'année 2001 lorsque le, le, la compagnie Napster déclara banqueroute. Cela n'a pas empêché ses, des successeurs à Napster euh, d'essayer de prendre leur place. Et bien sûr, on regarde ouais. comme il y a également eu LimeWire, Emule, bien d'autres... Euh, Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, mais il n'y en a pas qui fonctionnent. C'est ça. Non, ouais. c'est ça. Il n'y en a pas qui fonctionnent à pleine capacité. Euh, c'est ça. C'est pas le mais C'est C'était la référence. Les gars, remettez-vous en 2001. Euh, Internet n'était pas chez tout le monde. Non. Donc, il y avait beaucoup moins d'utilisateurs. Là, on dit qu'il y avait 26,4 millions d'utilisateurs. Oh, ouais. C'est pas tant que ça. Non, non, non, un un pas donc, euh, Napster c'était un phénomène parce que c'était encore récent, c'est-à-dire l'Internet. Euh, moi, je l'ai eu, eu quand même assez tôt chez nous. J'avais un Internet extrêmement lent, par contre, mais je l'ai eu tôt. Et il y a plein de gens là, que je parlais de Napster, euh, il n'y a même pas d'ordi. Donc, euh, c'était pas pareil. Et donc... Euh, Euh, L'industrie avait l'œil, bien sûr, sur les pirates, donc c'était plus aussi facile de télécharger comme les, les deux ans de folie qu'Anabster nous a procurés à, à nous tous. Une pour chance qu'on a profité pendant qu'on l'avait. Oui, Et on peut en parler ouvertement parce que ce n'est pas illégal au Canada. c'est fini. Puis en plus, ouais, c'est fini, donc ouais. quand même. Mais justement, la marque Napster qu'ils ont ramené avec le même logo et tout, tu sais comme je disais, la compagnie Napster existe ouais. encore, pas par les mêmes propriétaires. Tu peux télécharger de la musique avec un, un forfait que tu payes. Oui, c'est mais, mais tu l'as dit tantôt, tu montes le logo aux gens puis ils ne savent même pas c'est quoi. Non, pourtant ils, ils ont perdu. Euh... C'est fini, pourquoi ça existe encore, ces cartes-là? tu profiter des quelques peu qui s'en rappellent puis qui ne savent pas comment télécharger leur truc à la façon <rire> on peut dire... Son contre-appo. Oui, oui, c'est ça, exactement. Puisque les maisons de disques se sont mis à protéger les albums lancés sur le marché afin d'empêcher l'échange illégal. Par exemple, les disques étaient équipés d'un programme qui empêchait la reproduction ou la limitait à quelques copies en format autre que MP3, dont le WMA ou le CLEW. Oui, c'est pas super. Euh, et certains sites payants également comme E-Music, Bleep ou euh, Beatport ont vu le jour euh, entre autres. Mais euh, il faut attendre qu'un visionnaire reprenne les rênes du MP3 avec sa compagnie. Apple, pour ne pas la nommer, oh oui. afin de régler une bonne partie des contraintes et soucis de l'industrie de la musique avec un lecteur révolutionnaire, le iPod, lancé en 2001, et son magasin de musique, le iTunes Store, ou le magasin iTunes, que j'aimerais mieux appeler, oui, euh, lancé donc deux ans plus tard. Donc ça 2003. a pris deux ans avant de lancer l'iTunes mm -hmm. Store, ouais. après la sortie du iPod, c'est comme ouais. quelque chose. Avant ça, c'était avec un, un logiciel, je ne me rappelle plus c'était quoi le nom du logiciel qu'il y avait avec ça. C'est une très là. bonne question, j'ignore qui est le... le, le Ouais, y avait, je pense que c'était pas euh, Sonic, euh, Match euh, Sonic euh, truc là. C'est bien possible, j'avais pas d'Apple, j'avais pas de Macintosh à l'époque. C'était spécial. Pas... Ouais. Et donc, Steve Jobs et Apple ont vraiment révolutionné le monde de la musique en offrant des albums complets ainsi que des chansons individuelles à prix modique. C'est Jobs qui a imposé les prix des pièces de musique entre 69 sous et 1,29$ aux grandes maisons de disques et a convaincu ces dernières qu'ils étaient mieux de s'associer avec Apple afin d'améliorer leurs conditions ainsi que leur vente en baisse depuis quelques années déjà. Ça n'allait pas bien là, avant que Jobs arrive. D'autres sites proposent des téléchargements légaux et payants d'MP3, tels que Bandcamp, mon préféré personnel, bien parce oui. que as beaucoup, tu peux écouter live et tu peux également donc, avoir des MP3 gratuits. Euh, Amazon.com, bien sûr, qui offre des MP3. Au mais... Canada, est-ce qu'on a ça, les, les MP3 sur Amazon Je pense pas. Euh, moi, en tout cas, j'ai l'option de les acheter oui, sur okay. mon compte Amazon.com. Com, okay. .ca. Ouais. Euh, également Walmart qui vend des, des, des MP3. Oui, C'est assez, oui. assez What? Cool. What? Ouais, Walmart. Il oui. euh, y a aussi les magasins de disques maintenant qui vendent des MP3 comme Archambault oui. et tout. Mais bon, ça fait... En tout cas. Euh, mais iTunes, grâce à son approche multiplateforme avec l'iPod, bien sûr, continue à régner en maître sur le marché du point MP3. Puisqu'il s'agit d'un marché maintenant. On parlait ouais. d'un système d'échange auparavant. Maintenant, le MP3, c'est devenu un marché. Il y a de plus en plus de gens qui en achètent. 4... Oui, oh, oui, vraiment. Puisque le 4 octobre 2011, iTunes vendait sa 16 milliardième chanson. Milliard! Milliardième, oui. Euh, ça, c'est... Euh, on parle de, de, de milliards en, en 8 ans. Donc, ça fait même pas 10 ans encore que ça existe et on en a vendu 16 milliards. « Avec les gens qui répugnent de plus en plus les CD et autres médias physiques, on peut bien, on, on, on peut bien oui, dire que le MP3 devient le seul média de transmission dans l'avenir. Mmh. On peut... Il, il, ça se peut là, que ça arrive. » Euh, il s'agit peut-être pas euh, du meilleur des médias à cause de ses limites, mais son accessibilité et la simplicité risquent malheureusement d'éradiquer le disque. Mais ça, c'est une autre histoire. Ja <tries> Prononcer son nom, je vais faire très attention parce qu'il y a deux, <rire> deux jeunes animatrices du lundi qui animent uh -huh. de 4h à 5h qui se sont fait dire que parfois la prononciation de, son, oui. de ce nom-là est « Feist ». C'est « Feist ». Mais donc, euh, c est, c est, elles se sont fait dire et il euh, y en a qui se font dire en ondes au Palmarès C'est fou. Notre collègue Justine <rire> a repris Marie-Pierre. À un moment donné, elle a dit « C'est « Feist ». C'est « Feist ». Elle venait de dire « Feist ». Elle dit c'est Feist ». Là, et donc, là vous parlez de « Feist ». Oui, exactement. Ça. On parle de, de « Feist ».« Feist ». C'est ça, reste en point. <rire> euh, C'était la pièce Hello. 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4 qui, bien sûr, a servi de pub pour le iPod oh. Nano ben dans oui. le temps qu'il était carré parce que lui, il change à chaque année. Donc oh, oui, oui. Euh, mais très bonne pièce. Et, oui. euh, qui, qui, à, et en plus, c'est cette pub de Apple-là, a aidé Feist à vraiment devenir euh, oui. ce qu'elle est devenue, parce que c'était un artiste hyper indie, pas, pas vraiment connu, mm -hmm. les gens ne s'intéressaient pas à elle. Elle était et... un peu underground. Oui, ouais, oh, très underground ouais. même, mais du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à faire des stades et faire euh, remplir le forum, des trucs comme ça, c'est assez, assez incroyable. donc euh, Voilà ce que ça peut faire maintenant, et la musique n'est donc pas morte, un non. peu grâce à Apple. C'est plate de dire ça, parce que bon Apple est en train de devenir quand même assez gros, Euh, comme une genre de pieuvre avec plein de tentacules, mm. mais euh, ils ont aidé à sauver la musique. C'est quand même cool. Exact. mais mm -hmm. sauver la musique. Euh... Ben, ben je, je, je sais pas si je dirais ça. mais toi, c'est parce que tu veux pas acheter sur iTunes. Non, Phone, non, mais, mais moi, je trouve pas l'utilité. Tant qu'à ça, sérieusement, je vais encore acheter des CD pour au moins avoir... Ouais, le, le, le, le, je te donne une mise en situation. 11h30 du soir. Co je comprends ta situation. Je... Je comprends la situation où quand tu fais ça comme exemple, une chronique, ça prend une chanson en oh, particulier oui, des, des fois ça se trouve pas une chanson. Tu cherches une chanson en particulier, elle ne se trouve pas sur Internet dans le download mm. illégal. Mm. Après sur iTunes, tu sais qu'elle va être parfaite. Début, fin parfaite, ouais, message euh, parfait. Tom's Denner, la première pièce qu'on a ouais. entendue, je l'ai téléchargée sur iTunes parce qu'il y a plein de versions avec des remix dessus ouais. et j'arrivais pas à trouver la bonne. Puis en plus c'est que maintenant t'as plus de DRM, t'as plus de protection, donc euh, littéralement, Simon a pu l'acheter, me l'envoyer mm. par courriel et je l'ai fait jouer dans Win. Et tu peux également fonctionne. Tu peux également modifier ton fichier maintenant, est-ce que tu le reçois parce que comme quand je fais mes émissions de, de radio le lundi Tu je peux fais modifier des ton Ouais, je fais, fais des mix. Moi, je mets deux, deux pièces une après l'autre avec des, des petits intermèdes dans le milieu. Puis avec euh, dans un document, des Je peux ouvrir ça avec Audacity. Et avant, c'était pas comme changer ça. Le format. Non, non, non, avant, avant c'était très euh, barré. à iTunes. Avant ça, j'avais déjà amené des, des, des MP3 achetés sur iTunes euh, sur euh, l'ordi ici. Ils ont Fair. arrêté de jouer en plein milieu. Donc, c'était pas, pas une bonne idée. C'est le fun. Mais Quand même, tu, tu payes pour ça. Oui, c'est ça. C'est le principe dessus. que tu payes et ça t'appartient. Tu fais ce que tu veux. C'est vrai que tu payes relativement cher par contre. Tu payes 1$ ou 1$ 29$ dépendant des chansons. Ou 69$. Des fois, ça, ça peut arriver, les, vieux, les vieilles chansons, les chansons pas très populaires, mettons. Voilà. Ben non, mais pour vrai. Monster Mash, c'est très populaire. Oui, ok, mais c'est pas les plus vendus, mettons. Non, je sais pas. Bon. Donc, c'est ça, tu peux les acheter pour euh, ça environ, mettons, un dollar en, en moyenne. Donc, l'album va être à 10 dollars. Un album en magasin coûte combien en général maintenant Oui, maintenant, c'est 10 dollars à Il y a encore 2 ou 3 ans. Ouais. Et encore là, ça dépend. Je veux dire, euh, tu peux avoir des albums en magasin qui vont coûter encore 20, 21 dollars. Quand c'est des groupes soit connus ou des gros albums, quand même assez. Euh, Euh, assez volumineux. Si t'as un, un album trip d'un groupe qui vont te vendre euh, 45$, ben sur la iTunes Store, il va te coûter 20$. Euh, donc, euh, là, ça peut valoir la peine. Mais un album individuel, ouais. c'est vrai que c'est un peu cher. Ben ça, parce que t'as pas d'emballage, t'as pas de frais de transport, t'as pas de.. Que... absolument rien, Mais, mais bon. les frais de serveur, les frais de transfert, euh, c'est. Ça coûte rien ces affaires-là. C'est prouvé que ça coûte quasiment rien ouais, mais le Quand, quand, quand t'en vends 16 ouais. milliards. T'as des gros serveurs pour. Euh, ouais, héberger tout ça. Berger bon. Ben ouais, ouais ok. Merci Simon. Oh, ben, ben, merci. Ça fait le tour. On n'a pas joué. Ça fait le tour. Belle, euh, belle discussion. Ouais, très intéressant. On se retrouve euh, jeudi prochain à 8h pour notre édition non, de Phénomène. Sinon, on se retrouve aussi à l'émission euh, Catalepsie, les lundis soir à 20h. Est-ce que tu as déjà le sujet de ta prochaine émission de Catalepsie Simon? Oui, on a parlé de la guerre cette semaine. C'était intéressant. Ton... Ah, merci ouais. On va ouais. être conséquent. On va parler de la paix. Euh, ah, what? What is it? Good? Ouais, ça, euh, c'était supposé rentrer dans l'émission, mais comme manquer de temps. Ouais, comme ça. là, là, présentement. Ah comme maintenant on Comme genre Excellent la, la, danse, la cadence okay. ouais, ouais, Donc catalepsie Lundi 20h On rappelle mercredi À 14h Aussi euh, l'émission Album classique Les vendredis matin à 10h Avec un album écouté au complet Dans son intégralité Comme l'artiste le désirait ouais. Et à 11h C'est rock classique Avec ta chronique Les éphématiques du rock En début d'émission Début slash euh, Une bonne partie ouais, ouais ouais Au moins une heure et une. Genre Donc Simon Fitzby. Voilà Merci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 Nationaal, y'en a qui me disent des fois que je suis un peu à que je m'en porte toujours ben, la critique. Mais ceux qui pensent ça là, ben qui mange mangent de labarre. Oh, Donc, euh, comme on l'a si bien dit, eh bien c'est la barrique qui nous présente la bière de la semaine. Et aujourd'hui, Charles-André, je veux te faire travailler. C'est quelle bière qu'on a? C'est la saison voti-périphérie. -si <rire> la voti-périphérie. -si euh, C'est-tu sais quoi le voti-périphérie? -si Euh, non, c'est quoi le vautier Périphérique? C'est un poivre qui nous vient de Madagascar. C'est pour ça derrière, oh, on voit l'île la... de Madagascar. Oui, tout à fait. Et l'étiquette oui. est magnifique. Ça, on, on, dit, on voit les grains euh, de poivre verts. Un, un petit côté Indiana Jones. Oui, euh... tout à fait. Ben, on se promène au, ma en, au Madagascar quand oui, même. c'est exotique. Assez exotique. C'est une bière blonde, si je me rappelle bien, euh, mais avec une fermentation de type un peu belge. Oui, en fait, on nous dit bon 6 d'alcool, bière forte, saison au poivre. C'est un format 341 ml, il faut le dire. Et euh, la liste des ingrédients est très intéressante, Danny. Je me permets de la lire. Ben, vas-y. Malte d'orge, blé malté, houblon, levure belge poivre sauvage de Madagascar. C'est bien ça! Du poivre sauvage de Madagascar entre dans la composition de, de la Cette recette. bière québécoise hein, qui est faite ici, euh, c'est le pub Brouhaha à Montréal, euh, donc, qui nous sert ça. Oui. Euh, lui, c'est qu'ils n'ont pas, euh, Xavier m'expliquait, ils n'ont pas leur cuve à eux. Ils font brasser la plupart du temps chez Maître Brasseur, mais Maître Brasseur, ça a l'air qu'ils ont mis la clé dans la porte. Euh, ah oui, vraiment, un parce qu'on dit euh, Brouh -pub, Brouhaha, la maison des Brasseurs 58-60. Avenue de Lorimier, à, oui. à Montréal, bière artisanale et importée boucanerie et grille, salle de réception. Donc, euh, il semblerait que ça... nous donne le goût d'y aller. Y aller s'amuser, là. Ben, à la base, c'est un peu comme euh, si le Gambrinus ne faisait pas ses bières chez lui, mais il faisait faire ailleurs. OK, ce qui est quand même pas... Ben, euh, c'est correct. Si mal, euh... étant donné que ça nous donne l'opportunité d'en déguster une aujourd'hui. Et euh, on nous dit qu'il y a un site internet aussi... Ben, euh, il est déjà sur la page Facebook du dîner de compte. Magnifique. broua, euh, c'est ça. Euh, oui, .com. Et euh, y a, on a une autre adresse aussi, Internet oui, la où... brasserie. C'était l'endroit où il faisait brasser, justement. Oui, il faisait brasser, voilà. Donc, pour plus d'informations. Et sinon... Euh... Ben moi, euh, par rapport, si j'écoute, euh, ce que Xavier m'a conseillé un peu, oui. euh, tu, tu te rappelles euh, la, la, la, la bière, la route des Indes? Oui, tout à fait. Une bière euh, aux épices? Oui, que j'aime bien. Euh, on nous, qui, elle, goûte vraiment piquante poivrée. Celle-là, nous n'est pas comme ça. Elle est plus douce. Beaucoup plus douce. <rire> Mais euh, on, comme Xavier, lui, me conseillait de ne pas la boire froide, et c'est ce qu'on fait, on la boit ici à température pièce. Euh, parce que justement, si, il dit que quand elle est froide, le poivre est presque inexistant, on ne okay. le, le goûte pas. Tandis que là, il paraît qu'il vient et il est très doux. Euh, je t'inviterai à l'ouvrir, Charles-André. a même une indication de température. Eux autres nous disent 8 degrés ouais, Celsius, ce qui est, euh, peu. est peut-être un peu froid, mais d'ailleurs, ils, ils veulent peut-être justement que la plupart des gens ne sentent pas trop le poivre, tandis que nous autres, ben, on, on veut est goûter. Plus game. On est plus game. Attends un peu, on va fermer ça. Un petit son de bonheur qu'on entend le jeudi matin. Oui, tout à fait. Alors, on va, <rire> on va verser un peu. Oh, oh! Une mmh, belle bière blonde. La couleur est très agréable. Le son aussi, hein, vous avez entendu. Euh, Charles-André, je tu t'en tires très bien pour un gars pas d'écouteur en ce moment. Et on n'a même pas passé dans chercher. Ah, il y a un bateau qui s'en vient. Oui, un petit bateau qui est passé <rire> comme ça juste avant qu'on la déguste. <rire> Donc, euh, merci Charles-André. J'accepte ce verre avec bonheur. Et puis, je, vous dis, je te dis à ta santé. Santé. Euh, Est-ce qu'on va écouter une musique en attendant ou on la dégoute? On la ben, dégoute, bon. on la déguste. <rire> ben déguste ton lait immédiatement. Okay, on Oui. Déguster un petit peu avant d'aller en musique. Ah oui, là par exemple, on goûte le poire à cette température-là, mais je vois pourquoi on, on ne le goûterait pas autant s'il était fraîche. S'il était fraîche, fraîche. Hein? Et aussi, moi, il me vient des odeurs très florales de cette bière. Mm. Oh wow! Oui, hein? Vraiment? Magnifique. Une très, très bonne bière. Et en plus, moi, je ne suis pas du type blonde. Oui, mais dans ce cas-là, par exemple... Mais là, on euh... est avec une autre bière. Là. La bière n'est pas parfaitement euh, translucide. Mais il, il y a faut une dire petit... que c'est une bière non filtrée. C'est ça. Euh, ça mais lui donne un petit caractère trouble. Mais, euh, il y a une ça... rondeur en bouche mais aussi. Mais ça me rappelle là, des choses qu'on goûtait en Belgique. C'est réussi. C'est très, très réussi. Euh, mais on n'a pas le côté autant sucré. C'est une bière qui s'arrête assez rapidement. Sauf que le poivre, bon, tu sais c'est une épice qui est... Euh... Assez versatile quand même. On peut même en. en Mettre en, dans des desserts. Dans des desserts, voilà. Oui. Et euh, dans ce cas-là, ça vient justement tempérer euh, un et peu ça la, donne un la, petit, la petite amertume un que petit j'aime bien. piquant aussi. Euh, un du poivre, hein. oui, euh, tout à fait. Parce qu'on le goûte, le petit piquant du poivre. qu'est-ce que tu nous as préparé comme pièce? Est-ce que ça a du piquant, ça? ben et comme on est dans le November. Oui. Eh bien, j'ai trouvé une pièce qui était pour ça. On va aller avec Philippe Catherine et la pièce moustache. Voilà. Vas-y, mets ta moustache!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 OK, on l'a enlevé. OK, voilà. <rire> Merci. Ah non, mais c'est pas fait pour moi, par exemple. Non, mais moi, je l'ai enlevé. Oui, sauf que t'as quand même un beau pinch qui fait penser genre à une route de baissée carrosse. <rire> ouais. en tout cas, je m'en vais dire, une taille là, de petite moule. Là. Oui, tout à fait. J'ai la un taille moule. L'autre moule. moule. J'ai la taille de la moule. <rire> mais les moules, hein, je veux dire, les huîtres, oui. les crevettes, tout ça, c'est fait pour valser ensemble dans un bal de fruits de mer. Oui, tout à fait. On revient à notre bière qu'on goûtait juste avant oui, cette moustache. Fruits de mer qui accompagnerait bien cette bière-là, ou plutôt bière qui accompagnerait bien des fruits de mer. C'est ce drôle que tu dises ça, parce que je m'en allais dire que c'est une bière qui pourrait très, très bien aller en mangeant. Tu il sais, y a des bières qui sont plutôt un apéritif ou euh, un digestif, cette bière-là. Bien qu'elle s'y prêterait bien quand même, il faut oui. le dire, comme apéritif. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on la déguste en ce moment, en tant qu'apéritif. Mais euh, oui, euh, moi, j'en boirais des litres. <rire> tu compris, là, Xavier, on devrait fournir des litres à Charles-André. Est-ce qu'on s'en va avec une petite nouvelle? Oui, je pense ben... qu'on est rendu là, et euh, on continue de déguster ça. On vous oui. donne d'autres impressions à mesure qu'on déguste. Faut il faut le dire, il faut le dire que la barrique est très, très, euh, euh, je veux dire, euh, gentille. Oui, et de, férue de, d'informations. De, euh, de nous faire déguster comme ça, à chaque jeudi, euh, une nouvelle bière. En fait, c'est une initiative de la barrique, il faut le dire. Oui, 41 Boulevard des Forges en face des rivières et euh, c'est une initiative qui est des plus agréables Oui, c'est ça. C'est quand euh, Xavier a décidé de revenir avec nous euh, et puis nous commanditer, finalement, notre émission. Eh bien, moi, j'ai dit, ça serait le fun. Euh, D'en déguster une. D'en en déguster monde. une, parce que, me semble, on en parlerait plus longtemps de ton magasin. Puis, euh, ben, c'est vrai. Mais c'est réussi parce que, moi, j'ai juste envie de bonheur. parler de bière du moment <rire> que je me mets à goûter là, les différentes bières puis Pis, déguster. C'est le fun euh, pour nous, quand même. On va avoir découvert une palette de bières qu'on n'aurait peut-être pas été euh, dedans. Tu comprends? Oui, euh, tout une à fait. bière par semaine comme ça, différente. Parce que. Euh, oui, on prend de la bière chaque semaine, que, mais on a... va aller dans des trucs des fois qui sont des euh, Moi, de je connais des gens qui disent « Ah euh, oh, ben moi, je bois plus du vin ». Mais l'affaire, c'est que ces gens-là aussi pourraient trouver leur pied vraiment en matière de bière s'ils se donnaient la peine d'aller se faire conseiller proprement par un... quelqu'un qui connaît ça. Oui, et peut-être justement, allez-y en qualité au lieu d'en quantité. Parce que moi, à un moment j'ai dit « Wow, la bière », parce que j'étais en train de devenir une barrique. <rire> non mais vraiment, mais euh, parce que genre c'est quand même très, très très prenant. Euh, mais euh, si on y va en qualité au lieu d'en quantité, et la, la barrique elle est là pour ça, la qualité là, en plus. Oui, tout à fait. Euh, ben c'est comme tu dis, tu peux trouver ton pied, tu peux trouver vraiment ce que tu aimes. Parce que moi, la, à l'époque, les gens pensaient. Mettons mes chums, là, euh, jouer des vieux chums que je connaissais quand j'avais 17-18 ans. Oui. Eux autres, dans leur tête, je ne boue pas de bière. Mais... Parce qu'avant, je n'en buvais pas de bière. Moi, je pensais que la bière, c'était juste de la Molson, puis de la Labatt, puis de la 50, pis ben de, oui, pis... de, la, de la Budweiser, puis de la Course light Si tu t'envoies une 24 par jour derrière la cravate, tu ne seras peut-être pas en forme. Donc, boire moins, mais boire mieux. Surtout, Exactement, boire mieux. Puis genre... pour boire mieux, il y a juste un endroit, 41-70, boulevard des Forges, la barrique. direct à côté de la cage de la cage, quand même, des bonnes ailes de poulet. Ça va bien avec de la bière. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas amener ta propre bière à la cage au sport, puis que la bière à la cage au sport est pas extraordinaire. Moi, la seule endroit... C'est cheap, amour. La seule endroit où j'achète de la bière, là... C'est à Barrique. Hey, ouais, tu pas un, un consommateur satisfait, ça? On remercie la Barrique, 4170, Boulevard des Forges. Et puis, allez-y, parce que là, à la fin de semaine, on est jeudi. Oui, allez euh, vous faire conseiller. Peut-être vous-même adorerez vous comme nous, euh, la saison Voici Périphérie. Voici Périphérie, c'est cette bière qu'on goûtait aujourd'hui. Merci, Xavier. Pierre, vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. On va aller à Singapour. C'est des patrons qui envoient leurs ouvriers jouer au casino à leur place. Quand même, <rire> c'est pas pire, ça? Ben là, hey, non, mais t'as même pas le fun de dépenser ton argent. Euh, le problème, euh, tiens, on va aller voir, c'est de riches chefs d'entreprise singapouriens, adeptes des machines à sous, mais interdits de casinos qui ont trouvé un moyen de continuer de se livrer à leur passion sans mettre un orteil dans ces salles de jeu. Ils envoient leurs ouvriers jouer à leur place et comme l'a rapporté le site du Courrier international, les ouvriers concernés considèrent cela comme une aubaine par rapport à la dureté de leurs conditions de travail. Et, et pour sûr, hein, tu t'en vas euh, t'amuser, boire des petits cocktails puis voir les femmes euh, dans un casino. C'est génial. Pour Salim, un ouvrier étranger dont toutes les journées consistent à Souder des plaques de métal sous un soleil écrasant, passer une journée par semaine dans l'atmosphère climatisée du casino Resort World Santosa doit être bien reposant. Un journal singapourien, le Straight Times, a enquêté sur ces pratiques. Les ouvriers délégués par leur patron ne sont pas autorisés à jouer à leur guise, mais doivent suivre un programme préalablement établi et avec les 500 qui lui ont été co confiés. Salim euh, fait tout d'abord les tours des machines à sous avant de se rendre à la roulette où il joue les quatre numéros fétiches de son patron. Pendant ses séances de jeu, il est accompagné par Rajib, un, un compatriote qui a plus d'expérience et qui joue, quant à lui, 800 lors de ses expéditions. Les deux hommes ont reçu des consignes très précises. Ils doivent noter leurs mise, leurs gains et leurs pertes. Leur patron verse 10 des sommes gagnées, mais euh, s'ils perdent plus de 500 les pertes sont déduites de leur paye. Aïe aïe! Fait qu faut que tu gagnes, mon chum. Si, euh, Je te donne l'argent, mais tu gagnes. Tu t'en vas jouer pour le moins, mais t'as intérêt à gagner. C'est assez spécial comme pratique, là. Alors. Ben là, je veux dire... Hey. <rire> Moi, je veux dire, j'exigerais un alors. Hey, as place. Donc, euh, les deux hommes travaillent pour Edmond N.G., un fabricant d'ameublements. Ils doivent donc informer toutes les deux heures par téléphone de la situation. Il n'est pas le seul à se livrer à une telle pratique. En effet, le Straight Times s'est entretenu avec cinq chefs d'entreprise qui envoient leurs ouvriers jouer à leur place dans les casinos. C'est le cas d'Éric Leong, euh, qui envoie trois ouvriers au casino une ou deux fois par semaine. Il s'agit pour lui d'un moyen d'augmenter ses chances. « Si je joue, il n'y a qu'une personne. S'ils sont deux à jouer, ça double les chances de gagner. » Les hommes interrogés par le journal ont déclaré connaître au moins 15 autres patrons qui se livraient au même agissement. Euh, cette pratique n'est pas tout à fait légale, mais les patrons n'ont rien laissé au hasard. En effet, les chefs d'entreprise délivrent à leurs employés des certificats médicaux afin de justi justifier leurs absences euh, donc euh, et, euh, pour les jours où ils sont au casino. Si l'inspection du travail euh, m'interroge, je dirais que mon ouvrier est malade et euh, qu'il s'est éclipsé pour aller jouer. Qu'est-ce qu'ils pourront dire contre ça? A ainsi déclaré Eric Leon. Les parents les parents, les patrons choisissent des ouvriers euh, employés au moins depuis trois ans qu'ils jugent intelligents et qu en qui ils peuvent avoir confiance. Ces derniers ont même des réponses toutes faites au cas où ceux-ci seraient interrogés. Ishan, à qui son patron a, re, a remis 700 lors d'une de, de ses expéditions, a ainsi expliqué euh, à, au journal là, euh, que si les gens du casino me demandent pourquoi tant d'argent, eh bien, je dis, euh, c'est mon jour de paye. Et s'ils demandent comment je peux venir au casino en pleine semaine, je dis que c'était un congé, car le chantier est fini. Euh, les défenseurs des travailleurs... Pardon, immigrants se sont euh, levés, élevés contre ces pratiques qui en font donc des ouvriers, des sortes de pantins que les patrons peuvent déléguer à n'importe quelle tâche sans se soucier aucunement de leur contrat de travail. Et moi, ce que je trouve, là, là c'est pas dans l'article, mais c'est surtout que les patrons se protègent de pertes. Oui, c'est là le les... grave de la chose. C'est pour ça que je dis que moi, ça ne me dérangerait pas de le faire à condition d'avoir des conditions qui me protègent. Je devrais avoir un syndicat du monde qui va jouer pour le Parce l... que là, les ça n'a pas de sens. Parce que le, le patron, s'il va jouer par lui-même, s'il perd, il perd. Tu comprends? L'autre, c'est qu'il est juste gagnant, le patron. <rire> oui, non, exactement. C'est complètement ridicule. John G., président de l'association Transition Worker Count 2, a ainsi déclaré qu'ils sont euh, obligés d'obéir à leur patron et n'en tirent aucun profit. C'est du travail clandestin et c'est complètement immoral. Ils s'inquiètent aussi des dangers que représente le casino et craignent que les ouvriers deviennent dépendants au jeu, comme l'a expliqué euh, Tan Howie. Euh, c'est un psychiatre. Le casino, euh, ce n'est pas un jeu. C'est toute une atmosphère. Ils risquent d'aimer et de vouloir revenir pour oublier leurs problèmes et la dureté de la vie. C'est un groupe à haut risque. Les marges sont faibles. Ils peuvent facilement se laisser déborder et se trouver euh, criblés de dettes. Ils n'ont aucun soutien familial pour les aider à s'en sortir. Et c'est bien triste. Ben oui, le jeu qui est un problème grave quand même dans notre société, euh, comme le sucre, par exemple. Ben oui, <rire> tout à fait.